Ja sí, go. tous et à toutes, il est 17h03 sur Radio Arc-en-Ciel, voilà, comme d'habitude, comme tous les vendredis, vous êtes avec Manu dans l'émission Descouverte. Et nous sommes le vendredi 22 décembre, et oui, nous sommes plus qu'à trois jours de Noël, donc voilà, j'espère que Le, tout est prêt pour le réveillon, pour les fêtes de fin d'année Et pour tous ceux qui vont aller faire un petit tour euh, voilà, Dans leur ville natale, c'est-à-dire au Portugal qui fassent très attention sur la route Et qu'il y ait un bon voyage Et nous commençons tout de suite avec Elgue Santiago et Alexandre Feli Message de Natal Chap chap chap E sempre eu pedir outra rodada e mais um shot é só show é cho e quando a coisa tiver bom shop, shop. vamos ter mais cho cho vamos deputarse pro o meu lote acabarr o short show. no vale uma terceira já vai truca olhar comigo mais uma vez, já eram duas ou três mas do seu lado nem um só sorrisso já venho e cá se metes para me Era um poema de amor parece que ela gostou, então a brochou então que no meu copo dera um toque. Que chove, chove. Que chove, chove. E se de eu pedir outra rodada de mais um chote. Que chove, chove. Que chove, chove. E quando a coisa estiver en toque, vamos ter mais chove, chove. Vamos de táxi para o meu lado. Acabar o chove, chove. Chope, chove, chove. Chope, chove, chove. Sentar aqui no meu copo dera um toque get eu e pedir e mais um shot get shop, shop. Get shop, shop. e quanto eu consegui vendo deixa beber os a nossa Não mora muito sem sequer ter compromisso Se for casada, feliz a vida inteira Fazem muitas brincadeiras e por isso que eu vos digo Não esperem muito para marcar o casamento Vocês vão ver que depois vai valer a pena A vida de hoje tem muito mais intimidade Acreditem que é verdade Namora muito Sem sequer se chatear Se for casada é feliz Para toda a vida Acredito em raparigas No que estou a falar Só esperem muito para marcar o casamento Vocês vão ver que depois Vai valer a pena A vida a nós tem muito mais intimidade em que é verdade o que é ao meu lado Mas longe daqui Talvez pensando no outro O teu sedutor Aquilo que te fala De amor e paixão E que já tomou conta Desse teu olhar Já sei que vai vais embora si algú també te saiba amar. No deixes que eu te veja com ele em qualquer lado. Avisa pra eu nunca te encontrar. da tu engida sospero que se destruis és eu fico com o passado lembranças e só toda a pensar em ti nos tempos de alegria desse nosso estavas a meu lado mas longe daqui talvez pensando no outro o teu sedutor aquele que te fala de amor e paixão que ja tomou conta desse teu olhar Já sei que vais embora do meu coração Só espero que esse alguém também te saiba amar Não deixes que eu te veja com ele em qualquer lado A vida en pra eu nunca te encontrar Não digues para saber se estou ou não me tua vida a quem te queres dar Não deixes que eu saiba da tua intimidade Só espero que sejas feliz assim en premsa si son... Tu dices Afoga a empregada e a malta fica animada A morena do Codura joelhou tem que rezar E tem 24 rodas que põe tudo a cantar Se tu queres festa boa, chama o Malhoa Se tu quer festa boa, chama o Malhoa Se tu quer festa boa, chama o Malhoa Se tu quer festa boa, chama o Malhoa Per ser minha favorita Então roba-lhe um beijo Por ter cara bonita Ao chegar o cara em embora Ela caiu e eu pimbei Muitos anos de canções Que jamais esquecerei Se tu queres festa boa Chama-me a Lloa Se tu queres festa boa Chama-me a Lloa Se tu queres festa boa Chama-me a Lloa Se tu queres festa boa Chama-me a Lloa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 Bora, chama-me lua. Se tu queres ser boa, chama-me lua. Se tu queres ser boa, chama-me lua. Se tu queres ser boa, Se tu queres ser boa, chama-me lua. que toda a gente é livre para sentir-se Oh, my God. D'em la Et on poursuit avec Zé Amar, ou donc Zé Amar qui sera avec Radio arc le 3 février 2024 à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc donc retenez bien cette date hein, le 3 février Et bien sûr il y aura aussi euh, de la musique, il y aura un, un DJ euh, vous aurez aussi une restauration sur place, donc voilà les portes sont ouvertes à partir de 20h À savoir que vous avez les billets en prévente à 15 euros, c'est-à-dire vous pouvez venir les retirer vos billets à Radio arc ciel ou sur le site internet de Radio arc Et sinon, si vous achetez sur place ce jour même, ça sera à 20 euros. Donc n'oubliez pas, le 3 février à la salle de montition à Saint-Jean-de-Blanc, au Zéamal. My Pela décima vez, estou passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciara com o pé dela dias de namorada agora eu estou virando suspeito Olha o meu desespero Estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar O meu problema é, amor, estou sofrendo e não estou querendo roubar Mas diz-me uma coisa Estou de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante está mandando a rio. Não vale pena eu ficar passando mal. Tem só três dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse Passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês Que esse carro preto Busca meu amor Agora acabou A próxima vez estou passando na frente da Casa Amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela Dias namorada agora eu estou virando suspeito Olha o meu desespero Estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar O meu problema é que eu tô sofrendo e não estou querendo roubar Mas diz uma coisa De quem é que aquele o preto na frente da Casa Amarela?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 Deixa's mais més de un mes que esse, garo preto busca meu amor tanto grave batendo, ambiente barulhento, mas sua respiração sobresaía aos sons. um olhiveu e quando eu vi ela vis, voou assim comigo. Nem deu tempo dos meus irmãos me avisar, tá za perigo. E eu a Se eu vê flechinha, eu me do pó que você usava pra retocar o batom. Lá viva um dia a mas sua respiração sobressaía ao som. Dormei um doliveu isso, e quando eu vi ela avis, puxou assunto comigo. Nem deu tempo dos meus brother me avisar, mas já quer perigo i e eu orgulhoso que eu vou 96.2 Fica atento Lá para a frente é não sou Partilha só posso. Gosto das suas porradas Há quem suas porradas Não quero Mas que seria de um homem Neste mundo Sem a porrada de uma mulher e um dia a minha Mulher se enervou Pregou-me uma Grande porrada Mas como eu sou o homem De bom caráter Disse para ela, mulher estás perdoar Quando a mulher são Por isso eu vivo sempre para minha Dá-me porradas até eu cair para chão Dá-me mulher, dá-me porradas dá porradas, mas com jeitinho Quanto mais porradas me das Mais aumentas o meu carinho Dá-me mulher, dá-me porradas dá porradas, com calma e afeição Há quem goste das suas porradas Há quem Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada, dá porrada, mas com jeitinho, quanto mais porradas me dás, mais aumentas o meu carinho. Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada, dá-me porrada, com calma e afeição. E amar com amor e paixão Ser o teu eterno é apaixonado Esta paixão é tão longa por te amar deste jeito Não suporto esta dor no meu peito Por não ter o teu amor só para mim A mi vida é nada sem teu amor É uma vida sem nenhum valor Eu preciso de ti Não consigo mas isso tanto amar não me faça sofrer por este amor esta paixão Porto esta dor no meu peito Por não ter o teu amor só para mim Sozinho aqui A minha vida é nada sem teu amor É uma vida sem nenhum valor Eu preciso de ti ya ini nem o sentimento por se não posso Eh oui, c'était Ricardo Raphaël et Malanté. Et là, on va poursuivre avec David Mokka. Il s'était demandé de giron pour sa maman, pour Christine, pour moi-même et pour toute la Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, on écoute David Mokka. David Mokka qui sera aussi avec Radio Arc-en-Ciel le samedi 3 février à la salle des fêtes à Saint-Jean-de-Blanc avec Ouzé Amal. On écoute David Mokka. Eu sei quero viver Há um ano que isso dura Essa maldita situação Há um ano que isso dura Essa maldita situação Sem festas nem rumarias Que faz pena ao coração Se piensa que que faz pinao Ai ai ai eu quero dançar. Ai ai ai eu quero viver. Ai ai ai minha vida normal. É isso que o povo quer. Ai ai ai eu quero O tempo assim não muda e já não sei o que fazer o tempo passe não muda e já não sei o que fazer você quer fez na restaurante para comer e para beber você quer fez no restaurante para comer e para beber ai ai ai eu quero mudar ai ai ai eu quero viver ai ai ai uma vida normal é isso que o povo quer ai ai ai eu quero na net podemos contar já não há nenhum evento mas na net podemos contar Alexandre Silva e David Moca estamos aqui para nos alegrar Alexandre Silva e David Moca estamos aqui para nos alegrar ai ai ai eu quero dançar ai ai ai eu quero viver ai ai ai uma vida normal é isso que o povo quer ai ai ai eu quero dançar Peço os corações, venha todos amar É Natal, um sorriso sincero, um abraço fraterno Onde todos se amam e semeiam amor Traz a nós ilusões de infância Faz o homem criança e amar sem rancor Estrela no céu Anuncia o oh Natal Traz a luz Do menino Jesus Que aquece os corações Venha todos amar É Natal En as trias En dan é o ritmo e Mar Paulo a Amar et Natalie et oui, on y est en plein dedans. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses Noël euh, Qu'est-ce que tu en penses Lionel Lionel qui vient de me rejoindre là, j'en perds mes mots. C'est moi qui te trouve <rire> <point> là ce soir là. Attends, je mets un peu de son voilà. Oui, comme je disais, on est en plein dedans là Après, peu... Noël c'est dans deux dans... oui, jours deux jours. Ouais. Hein, demain samedi puis dimanche le réveillon c'est dans voilà, dimanche dimanche soir. Donc, toi Lionel, tout est prêt chez toi C'est pas moi qui m'en occupe. Ouais, bah on, on aide un petit peu quand même, non <rire> Ouais, on participe, faut le dire, ça, faut dire. <rire> on participe avec le portefeuille, on va dire. Ouais, voilà. En tout cas, le courrier... Non, non, est... on participe. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà, donc on est en plein dedans dans Noël. Que... Ce matin, on a été faire des courses, tu vois... Voilà. donc je participe. pense que nos auditeurs c'est la même chose je pense ouais. que sont... il y en a beaucoup aussi qui partent aujourd'hui qui vont passer Noël euh, au portugal ou, portugal, ou, au, ou en montagne, ou même, hein, voilà chez, montagne. chez de la famille tout ça en tout cas faut qu'ils so très atten qu fassent attention à sur... un bon voyage un, un bon voyage surtout voilà soyez et... prudents sur la route voilà faut être prudent faut toujours être prudent et donc Noël va... euh, c'est quoi noël on, on peut demander à nos auditeurs euh, qu'est-ce que c'est noël quoi pour eux Comment ils passent Noël Qu'est-ce qu'ils font pour Noël Qu'est-ce qu'ils mangent à Noël Et tu voudrais qu'ils te, qu te le disent Qu'ils t'appelle qu et qu'ils te le disent J'ai même pu euh, Alors, je ne me rappelle même plus le téléphone de <rire> si... Oui, voilà. C'est le 02 38 43 48 00 Tout à fait, c'est ça. C'est le téléphone des auditeurs. Donc voilà, si vous avez envie de, de passer à l'antenne, de dire ce que vous allez faire à Noël... ce C'est quoi pensez... vos, vos traditions Qu'est-ce que vous mangez le soir voilà. de Noël Comment c'était Noël quand, quand vous étiez ah, jeune hein. À savoir que Et quoi Noël toi quand tu étais Moi, c'est quand j'étais jeune. Alors c'était là, voilà. Avec quoi dans le sapin nous à l'époque on n'avait pas autant de cadeaux que les, nos les petits enfants, -enfants aujourd'hui, on, on avait un seul cadeau, ça pouvait être un livre. Moi je me rappelle c'était beaucoup les livres de Tintin. Un livre par Noël que j'avais toi c'était déjà les livres moi c'était une orange un euh, de non moi, c'était déjà les livres les disques aussi les disques les 45 tours ouais c'est ça les 45 tours aussi ça c'était ça moi il n'existait Et... pas le père Noël c'était au mine ouais toi tu as connu Noël au Portugal, toi avec ouais. ouais, moi j'ai toujours été ici donc euh, alors ça, voilà donc on, on était des familles nombreuses hein, comme la plupart des gens, des gens à l'époque donc on avait nos parents n'avaient peut-être pas nous n' pas les moyens de donner aussi plusieurs cadeaux comme aujourd'hui aujourd'hui je dis même que c'est trop ouais, c'est c'est euh, euh, ouais. ils ont même pas ils savent même pas ils reconnaissent pas la, la valeur, valeur la valeur des voilà, choses ils, ils reconnaissent pas la valeur des choses c'est vrai on se dit toujours on veut faire à nos enfants ce que nous n'a pas eu mais des fois c'est pas on les aide pas non plus non. en faisant ça des fois donc voilà oui moi c'était un livre de Tintin le meilleur cadeau que j'ai eu je me rappelle c'était un jeu de Lego un jeu de Lego à l'époque euh, je montais alors c'était vraiment le petit jeu de Lego hein. je me misais à monter des petits cabanes moi les, les meilleurs souvenirs de Noël c'était dans mon petit village au Portugal alors toute la semaine les jeunes on allait dans les champs on ramenait les grands troncs d'arbres tu sais les racines ouais. sur les il y avait même pas de tracteur c'était avec la à, à la main la, comme ça avec la, plusieurs sur les carrosses des, des voeux ouais. au chariot de, de voeux ouais, ouais. ouais. et on mettait ça au milieu du village à côté de l'église il euh, y avait un Il y avait un feu, vous en faites euh, un feu. Et le feu, il commençait... Euh Il commençait au premier à Noël juste avant Noël et il finissait qu'après les rois et d'accord était, pendant... ouais, était toujours, toujours alimenté c'était toujours toujoursé et euh, toute la jeunesse le soir on se trouvait on se retrouvait autour du feu donc il euh, y avait des grillades il y avait quand, souris. quand j'entends parler des gens comme toi ma femme aussi a comme bien sûr aller d'ailleurs aller de, de, de mon de, village de ton village elle m'a raconté ça euh, c'est vrai que et après, ça après manger, un petit peu de après ça. manger donc le, le réveillon après, ils se retrouvaient tous dehors justement autour de cette euh, fougère c'était euh, et ils étaient entre tous les villages étaient là et c'était vraiment une fête ouais. aujourd'hui les... toute la jeunesse et même les petits les vieux hein et on oui, se ouais. et c'était vraiment euh, c'était des bons souvenirs pourtant il faisait froid dehors mais, mais autour du, du feu, feu ouais. c'était c'est bon, des bons souvenirs ça que... tu... bon tout le monde sait que dans les villages tout le monde se connaît quoi c'est c'est une famille Nous n' avait un four que de la commune à enfin, face du village, tout le monde allait cuire son, son pas une fois par semaine. Hein. Je le connais ce four là ce ah. tu parles c'est le même que qui est toujours d'ailleurs. Ouais, oui, c'est qui est là, est Il est toujours en activité parce que je l'ai vu encore pas longtemps. Alors je sais pas, ce... pas s'il suis... oh. est en activité. C'est celui-là qui est à côté de la maison il y avait voilà oui. au, au centre du petit village là, si s'il est, est toujours en activité parce que j'ai vu encore des bah, sur les réseaux sociaux, euh, il y a pas si longtemps que ça, ils l'ont allumé. Alors bien sûr quand il l'allume, c'est ça met beaucoup de temps hein. Ah c'était c'est c'est un de, de tout, bois. tout le village va faire cuire bah, ce qu'ils ont à faire quoi, c'est pratiquement toute la journée comme ça. Ça défile quoi. Moi je me rappelle on cuisait le pain une fois par semaine et on se divisait le pain de partager avec le voisin qui nous donnait du pain frais nous il donnait euh, quand on cuisait enfin c'était ouais, des, des échanges des échanges mmh. c'était euh... mais Noël moi le plus le souvenir c'était ça le, le feu le feu le feu autour, le, le, autour hein, du, tout le monde s'unir autour du feu c'était ouais. pour que Jésus y ouais. vienne mmh. mais je chaleur. crois que chez vous alors en tout cas dans le village de ma femme je crois qu'il continue à le faire ça. Après, bien fait. sûr, c'était le traditionnel, la famille autour euh, oui, des la repas, famille, puis tout ça. Repas, la famille, Mais euh, elle... vraiment, mmh. les gens, ils vivaient... Ils sortaient à minuit, hein, et mmh. puis, il euh, y avait la messe de minuit, surtout... Mmh. Tout, tout tout le village pratiquement à 99 aller à la messe de minuit euh, euh, alors, euh, si, je si je me rappelle bien chez vous tout le monde y allait euh, donc on va dire la moitié parce que les hommes souvent ils allaient à côté <rire> Ouais ça c'était le dimanche qui est au le bar dimanche. à côté oui, oui, le... quand tu dis tout le village oui toutes les femmes surtout et... Donc voilà si vous si vous avez des souvenirs et vous voulez bah, en parler comme ça en direct... sera sympa Voilà à vous à savoir qu'aujourd'hui demain aussi je crois avec Christine et puis dimanche c'est des voilà c'est des émissions spécial Noël, donc vous pouvez appeler au 02-38-43-48-00 si vous avez envie de, de parler. De vos plus beaux souvenirs de Noël. Voilà, de vos le plus beaux souvenirs de Noël. Vous pouvez les raconter, voilà, passez à l'antenne. Et là, on va s'écouter une autre chanson de Monique Asseline, et c'est le titre, c'est « Olha para mim». Sempre de mim qualquer falso amor Sei que tenho junto a mim sempre vigilante A luzinha que me guia pelo melhor caminho Cada vez que se aproxima uma escrava Suas asas são o meu guerreirão. Thanks a tiny en Costa, que era una cerveja, però amb moderació. I una porció allà, amb Nesson Freitas, Miu de Linda. No sé si l'on va a servir, és Paul Costa, o que cor del teu olharem. foi bom, acordo o teu olhar nunca senti o teu respirar e acordo o meu desejo foi como um capricho deste meu amor quero que sintas este meu calor ao sussurrar-te ao ouvido Resisti, este é este momento que te conheci e é mais forte este meu Desde o momento que e conheci Nos teus braços ter o meu sejo o no calor do teu beijo Foi como te pões neste meu momento Fiquei contigo no meu pensamento Era tudo que eu mais queria E logo a desse teu olhar E olhar para mim Sem pensar E era para toda a vida Cresci Desde o momento que te conheci E é mais forte este meu amor Que sinto por ti Cresci momento que Nos braços estrear o meu ensaio no calor do teu bairro Cresci momento que te conheci E é mais forte do meu amor Que sinto por ti Cresci desde o momento que te conheci E nos teus braços ter o meu desejo O calor do teu beijo Cresci desde o momento que te conheci É mais forte este meu amor Que sinto por ti Desde o momento que te conheci E nos teus braços ter o meu desejo No calor do teu bem O doutor pelo sintoma suspeitou da genitalia E pela experiência mandou preparar a algália Coitada da Vanessa estava muito excitada Entrou do hospital, foi logo entubada Coitada da Vanessa estava muito excitada Entrou no hospital, foi logo entubada gel porque era muito espessa, respiração boca a boca, acelerada, depois dos gargarejos ela foi entubada, quando teve ralda já era outra mulher, ainda pediu ao enfermeiro para ir dar o ministério, coitada da Vanessa, estava muito excitada, coitada da Vanessa estava muito excitada em todo o hospital foi logo em Coitada da Vanessa estava muito excitada entrou o no divada, coitada da Vanessa estava muito excitada e todo o hospital foi bom com a divada. Ai baixo baixo, vai mostrando, ai baixo baixo, belíssima. Ai baixo baixo Estim de abusar E quando nós damos Um beijinho aí os dizem logo Vamos lá brincar Ai, com a dó multimodats-è za їzo. Cantines de pos que rein nan dai Ai como Dançar com eles Ai, eles ficam loucos Lepos de paixão Ai, basta, basta Estar lá no dedo Ai, basta, basta Ai, basta, basta Ai, basta, basta Dê-lhes um nini estic tot dovell, els atrás per tres, no. Hai basta, basta, la mar um i el Hai basta, basta. Hai basta, basta. Hai basta, basta. That's all for you, and I'll Keep on locus, locus de paixão El amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, A saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, O amor se aumenta. que houvesse no mundo Um amor desse jeito O tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei O que é ter Eu sei que é pra sempre, si, é pra eternidade c'était Robert Cowles un mot sans limite et là j'ai juste un petit message à, à passer donc, euh, pour les établissements Mariano hein, donc, euh, qui, pour vos fêtes de fin d'année donc les établissements Mariano se préparent à vous faire passer de très belles fêtes une multitude de produits festifs vous attendent dans le magasin les établissements Mariano au 1 rue de l'Orme Gâteau à ce mois Vous trouverez tous nos gâteaux traditionnels de Noël, nos apéritifs typiques, ainsi nos différents beignets et bien d'autres produits pour l'occasion. Alors, dépêchez-vous également de venir chercher vos choux de Noël, feuilles de navet et fruits de Noël. Les stocks sont limités. Donc, les établissements Mariano souhaitent à tous et à toutes les auditeurs de très belles fêtes de fin d'année. Donc voilà, n'oubliez pas, pour vos fêtes de fin d'année... Allez dans les établissements mariano pour vous faire vos achats pour les fêtes de fin d'année et on continue avec route Marlè, Maison Natal. Et oui, c'était route Marlène euh, et euh, je ne rappelle plus, c'est les festes de Natal. Donc pour, pour vous dire que voilà, notre émission, elle arrive à à la fin. Il est 18h49 exactement. Juste après, vous allez retrouver euh, Albino avec son émission Mavrica. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure de 17h à 19h. En attendant, je vous souhaite un bon Noël à tous. Une bonne fête aussi à ceux qui sont voilà qui vont passer en famille tout ça et on se donne rendez vous la semaine prochaine pour la première émission non pour la l'avant la, dernière émission de l'année euh, demain vous retrouverez aussi christine avec son émission pour tous nos connaisssons et vous retrouver aussi Lionel bien sûr euh, le téléphone son le dimanche donc je vous souhaite un bon fin de semaine à tous et une bonne fête de, de noël Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr Ragdoll! Right seulement de paysage de son, mais aussi d’esprit. keep my distance, but you still catch my eye. Tell me baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you fool me again. Last Christmas, I gave you But the very next day you gave it away It's easier to save me from tears I give it to someone special, special. Last Christmas I think from you and your soul eyes. My God, I thought you were someone to rely on me. I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover with a fire in his heart. A man cover but you tore him apart. Whoa, now I found a real love. You never fooled me again. Last Christmas. Chers auditeurs de Radio arc ciel c'est l'émission Mavrica. Comme tous les vendredis soirs à partir de 19h, on est ensemble pour 3 heures de musique. Et comme vous le savez, dans l'émission Mavrica, ce qu'on aime, c'est recevoir des invités. Donc la semaine dernière, alors, nous avions reçu euh, Angéline Hanonnier, qui était venue bien accompagner. Elle était venue avec euh, Pascal Mosconi. Et elle était venue aussi avec Pascal Brett. Et aussi avec Damien, qui s'occupe euh, de, de Mouv' production voilà euh, donc on avait euh, reçu donc euh, toutes ces personnes d'ailleurs on a écouté depuis le début de l'émission quelques artistes justement qui étaient présents euh, on a commencé avec euh, Pascal Mosconi avec un morceau une reprise de de Bruce euh, Springsteen qui s'appelle Boom Boom Angeline Lunier avec Addicted to Love et à euh, l'instant d'ailleurs on, on a écouté aussi un artiste qui est venu de Paris il n'est jamais venu dans l'émission Mavericka il est venu dans d'autres émissions, j'ai eu l'occasion de le rencontrer j'ai eu l'occasion de le faire venir aussi pour des concerts euh, et puis j'aimerais bien le retrouver d'ailleurs c'est Joseph César donc un artiste de la région parisienne qui nous a une reprise de... de C'était George Michael, oui, avec Juan. Je, je, je ne me souviens plus exactement si c'était le groupe ou si c'était lui qui avait chanté. C'était Last Christmas. À l'instant, une nouveauté, c'est la première fois qu'on le dévise dans, dans l'émission Maverick. Euh, il s'agit de Sonic Lag, euh, lag donc un nouveau groupe euh, de la région au centre euh, que nous aurons sûrement l'occasion de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle The Color of the Sky. Et euh, justement, dans ce groupe-là, euh, vous vous souvenez de Goodbye Watson Il y a Christian, qui est, qui est le chanteur-guitariste. D'ailleurs, on reconnaît un petit peu son ton de voix. Donc, c'est aussi bien légèrement différent. Mais euh, c'est lui qui a formé ce nouveau groupe. Et c'est lui qui nous a envoyé ce morceau. Et il y en a d'autres à découvrir aussi. Tout à l'heure, nous allons écouter aussi le groupe euh, le Glass Zone. Un groupe que nous avons reçu il y a quelques temps. Le projet euh, de Judy. Euh, et justement, il vient de sortir un nouvel album. Il me l'a envoyé. Euh, j'étais téléchargé tout à l'heure. C'est tout récent. On écoutera donc... Un morceau et aujourd'hui euh, pour cette émission nous avons des invités alors je vais déjà vous annoncer les invités des prochaines semaines on recevra euh, très bientôt ça sera le 12 euh, 12 janvier pauline à la plage le 5 janvier pour l'instant il n'est pas réservé j'ai pas de confirmation donc pour l'instant euh, je n'annonce pas le 19 janvier nous recevrons le groupe Prisma le 26 janvier ce sera les Uncle Bikers le au mois de février nous avons déjà deux dates aussi il y a les à Cal Express qui viendront le 2 février et le 7 février il y aura Will and guys voilà alors ce soir bah, je vous l'annonce maintenant j'ai gardé pour la fin ce soir nous recevrons pour la première fois le groupe Omiris et vous verrez il y a des membres qui, qui sont déjà venus avec d'autres projets donc on est là pour découvrir tout ce projet tout leur univers dans cette émission numéro 575 on tourne ensemble jusqu'à 22h j'espère que vous êtes bien calés on est sur Radio Arcancelle c'est l'émission Africa dans l'émission marika et puis il y a de musique qui vous des mort en même temps c'est pas bien grave j'ai saisai même pas d'où ça vient donc c'est pas bien grave aujourd'hui avec les l'informatique et tout ça on a plein plusieurs choses qui se passent euh, <rire> c'est un peu perturbant mais bon c'est pas grave ce qu'on va faire on va baisser la musique carrément euh, donc je vais vous présenter euh, déjà les morceaux qu'on qu a écouté tout à l'heure voilà je vois pourquoi c'est bon donc on va revenir et petites la avec petite musique normale voilà, il y avait deux choses en même temps parce qu'au même temps on télécharge des morceaux voilà on prépare des, des, de la suite de, de l'émission donc euh, on a écouté plusieurs artistes à la suite euh, dans émission Maverick et là on vient d'écouter donc le nouveau morceau hein, si vous aimez la musique euh, comment il appelait ça cold cold wave voilà la musique cold wave du groupe Glass Zone et ben vous avez un échantillon euh, ce soir avec le titre 6 euh, Storm voilà euh, vous êtes dans l'émission Maverick et puis euh, ce soir donc euh, comme je vous l'ai dit pour cette édition numéro 575 nous recevons euh, un nouveau projet il s'agit du, du groupe euh, Oniris et euh, j'ai deux membres qui sont Euh, présents ici dans les studios alors il y a ude salut ude salut Marika. donc on va on va régler les, les, euh, les micros en même temps ça fait plaisir de te recevoir puisque tu es déjà venu avec un autre groupe le groupe celtic celtic crack c'est ça Voilà, je l'ai ouais, bien prononcé cette fois-ci. Ouais, c'est vrai, tu l'as bien prononcé. C'est vrai que j'ai toujours du mal. Et même Oniris, souvent je le dis à l'envers. Je, alors j'espère que ça va bien se passer dans l'émission. Mais je dis Orinis ou alors Omiris. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc euh, il, il se peut qu'il y ait des petites erreurs. Mais c'est Oniris, hein, je le dis dès le départ. Et tu es venu accompagné d'un monsieur qui est déjà venu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de THX, Thomas Duval. Oui, bonsoir <rire> Bonsoir euh, Donc euh, toi tu étais venu avec un autre groupe euh, c'était ouais, il y a pas mal de temps Il y a plus, pas mal de plus, temps Plus de 10 ans je crois Il y a plus de 10 ans ouais, Parce bien. que c'est vrai que c'était le groupe Chaos Ouais mais il y avait Mad Circle encore avant ah Ouais mais moi j'ai jamais reçu le groupe euh, Mad Circle J'ai ah bon, toujours ouais, eu Non c'était mais... vraiment le début de Chaos Parce qu'effectivement okay. c'était c'était des membres de Mad Circle, Mat Circle euh, voilà. qui ouais. avaient euh, Constitué le groupe euh, Chaos Et vous étiez venu euh, dans les débuts de l'émission Et vous êtes venu à plusieurs reprises d'ailleurs euh, euh, euh, Toi, ouais, toi peut-être ouais. pas, je, sais pas. Non, mais... non, ouais, je crois que moi je suis venu qu'une fois mais... Ouais je crois que tu es Mat venu Chaos, une ouais. seule fois Mais mais j'ai vu les photos tout à l'heure, étais venu avec des Des percussions des Je sais pas comment ça s'appelle Des des congas des congas fait, ouais. ouais et des ouais. énormes trucs <rire> j'ai vu les photos tout à j'ai recherché un petit peu et euh, donc euh, et en plus euh, le groupe euh, Chaos c'est un groupe qui fait partie de Mavericka Samili parce qu'il est déjà venu dans l'émission et il a aussi participé à Mavericka Live ouais, et ça c'est ouais. important ouais, ça je m'en souviens il <rire> Un très bon moment, en tout cas. Mmh. Et on avait un beau plateau, hein. je me souviens, il y avait pas mal de, de bons groupes à ce moment-là. Bon, à chaque fois, Maverica, on essaie, dans les Maverica Live, on essaie de, de rassembler euh, plusieurs groupes. Et euh, donc, euh, c'est toujours des bons moments. Donc, le prochain, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant, c'est le 26 novembre 2024. Donc, on a un petit peu le temps, quand même, mmh. d'ici là. À moins qu'on qu fasse quelque chose entre-temps. Mais pour l'instant, c'est le, le seul événement qui est encore euh, programmé. Voilà, donc, on va parler aujourd'hui du nouveau projet. Le nouveau projet qui s'appelle Oniris. Voilà, je l'ai bien dit, c'est ça. ça, je vois Aude qui, qui sourit, ça me fait toujours plaisir parce que Aude c'est quelqu'un qui sourit tout le temps et j'aime bien moi avoir des gens comme ça qui dans, dans l'émission ça, ça donne euh, voilà de, du bonheur de, de vivre quoi, donc ça, ça c'est important. Euh, alors le groupe Oniris il existe depuis combien de temps euh, On a commencé en août 2022. Oui on en a parlé un peu avant. En fait, on a commencé à en discuter au printemps, je crois. Ouais. Et puis on bon, on avait un peu nos, nos activités respectives, et on s'est vraiment lancé au mois d'août. Ouais, à construire un set euh plein de morceaux et ça a été assez vite au C'est ça. C'est en fait. Donc le, le groupe, il a il a un an euh, un, un an et quel, quoi, tout ça. Ouais, Donc c'est récent. C'est très récent, oui. Alors là, on va déjà citer aussi les, les membres du groupe, parce que le, le, les membres du groupe, sont que c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y, y, y a le son, mais il y a aussi le visuel dans ce groupe euh, Oniris. C'est ça, et alors en plus, euh, ce qui est un peu un peu complexe aussi, c'est que le technicien son, il fait partie vraiment intégrante du projet, Mathéo euh, Sudevit mmh. qui est aussi musicien d'ailleurs que vous avez reçu dans Ombrage oui tout à fait euh, qui est aussi musicien en fait Mathéo et gère le son et les lumières mais il gère en fait toutes les transitions sonores parce que du coup euh, bon sans se polier un petit peu c'est vraiment un spectacle qui est euh, intégral monté de bout en bout et du coup même entre les morceaux il y, a des, il, y a des, il y a un univers sonore en fait qui reste et qui est géré entièrement par Mathéo donc il fait vraiment partie du spectacle et puis c'est visuels Oui, oui parce que du coup il y a aussi Nathalie qui danse en fait euh, <rire> euh, sur, sur le spectacle en fait. Donc finalement il y a il y a une interprétation déjà on va vous de donner la place de, de chaque membre. Euh, donc Matteo qui qui fait euh, les, les machines, quoi, on va dire ça comme ça, parce qu'il fait le son, la lumière... Pas les machines au sens propre, il ouais. fait vraiment euh, plutôt la technique. La technique, d'accord, mm. ok. ce que Thomas est aux machines, Tom... donc c'est pour Thomas ça que... Thomas est <rire> aux machines, <rire> d'accord. Euh, et après, euh, Thomas, il est batteur aussi. Alors, ça, ouais, ouais, Thomas je voulais... dedans, je vais te <rire> présenter, c'est plus facile. Allez, allez, allez. Thomas dedans, donc euh, déjà, il est co-compositeur, puisqu'on a écrit la musique à deux. Mm -hmm. euh, il est donc euh, batteur. Il s'occupe de toutes les machines, donc tout ce qui est MPC, etc., toutes tout, tout les sons, toutes les sonorités en fait qui sont dans les morceaux. Euh, il fait aussi les claviers. Il a un piano et puis aussi un, un petit clavier avec lequel il peut faire pas mal de, de sons un peu transformés. Un petit synthé, un petit synthé voilà. un petit mmh. clavier, un petit synthé. Euh, C'est déjà pas mal Il a ouais. un gros set du coup en général il, un peu de place, ouais. il prend un peu de place et puis surtout il se cache un petit peu derrière euh, ouais. toutes ces machines. <rire> J' le synthé du coup maintenant on verra lui. <rire> Mais parce que c'est ce que les gens ont dit la dernière info au spectacle ils ont dit mais on voit pas le on voit pas le batteur oui. il est caché ah derrière ouais, ce truc <rire> Ouais quand il a baissé le synthé c'est la position c'est pas le synthé ça, on euh, l'entend euh, toujours autant Oui, ah oui voilà, bien ouais. sûr c'est la position en hauteur D'accord en hauteur <rire> ouais, parce qu'il se cache peut-être euh, il est peut-être un peu timide il se cache derrière les les, les, les et les synthés et tout ça non bah Après c'est <rire> la batterie qui parle C'est la batterie qui parle Il <rire> s'exprime avec euh, oui. avec la musique finalement Ouais Très bien. Et, et euh, donc et euh, toi toi haut tu es toujours à la flûte Alors j'en ai plusieurs là. Oui. Euh bon tu vois juste si tu veux euh, je te laisse je te présenter. Ouais. Non, mmh. ça mais... <rire> fait ouais, deux tête. Ouais, es... <rire> Ce que je peux savoir nommer toutes tes flûtes mais euh... OK. <rire> bon bon bah, alors si tu veux pour trois quatre flûtes. J'en ai ouais, j'en ai 5. J'ai la flûte traversière de base. Mmh. Euh, j'ai deux whistle irlandais. Une flûte grave et une flûte euh, aiguë. Et après, j'ai euh, un bande-souris indien, une flûte en bambou. D'accord. Et une flûte peule, qui est une flûte africaine en roseau. Ok, donc on voyage aussi avec les instruments, parce que ça vient un peu de, de voilà. porto, quoi. Voilà, exactement. On voyage avec les instruments. Et j'ai pas mal de pédales d'effet, qui me permettent aussi de faire, euh, bah, notamment, des basses, euh, des boucles, ce qui est très mmh. important dans mmh. le projet. Euh, tu peux euh... Pour, voilà, j'ai des pédales d'effet et un looper pour pouvoir euh, vraiment euh, faire des, des couches de flûte, entre guillemets. Et après, par-dessus, pouvoir jouer en live sur les couches. Très bien. Donc, euh, voilà, tu nous as, vous nous avez un peu présenté euh, tout ça. Alors, il euh, y a un morceau que je diffuse déjà depuis quelques temps, c'est euh, bon, c'est la nuit, mais c'est night night ouais. voilà donc euh, dans ce morceau là justement on a, on a pu un petit peu moi j'ai pu un peu analyser un petit peu votre musique donc c'est une musique on peut on peut l'appeler un peu synthétique un peu électronique un peu oui un peu ouais. électronique ah, ouais, ouais. c'est on la case recommande dans les styles musicaux ouais, c'est je... ah, un peu compliqué, compliqué. Ouais, euh, je, euh... Pense, je pense que justement il faut peut-être pas caser c'est vraiment original moi je trouve mais en fait ça rentre dans plusieurs cases puisque de toute manière on est en France et si on veut réussir à parler du projet il faut qu'on arrive à le mettre dans des cases c'est vrai qu'en France oui. on ouais, casse les, les, ouais. les choses comme ça on a besoin de classifier les choses c'est vrai que c'est voilà, donc même la musique expérimentale est classée dans quelque chose ouais dans expérimentale, expérimentale. Bah, on peut rentrer un peu dans ce justement dans mais la musique expérimentale c'est c'est compliqué ouais. pas complètement non c'est ça et en fait on est un peu dans la musique électro mais on est aussi un petit peu dans les musiques du monde par rapport aux sonorités qu'on va et puis il y, y a aussi une dimension dont on a oublié de parler c'est qu'il euh, y a la voix Euh, la voix en fait euh, qui est présente euh, sur quand même pas mal de musique euh, sur des poèmes donc euh, mmh, j'ai écrit euh, c'est ma voix je précise <rire> oui. c'est pas la voix de quelqu'un d'autre parce qu'on m'a déjà demandé Ouais. Il y a des, ouais, des gens qui ah, qui comment me connaissent comment ça se passe dans, dans le spectacle, c'est une voix une voix finalement Non, non qui... c'est moi qui c'est moi qui sans parle. C'est euh... moi en direct. Ouais je parle ouais, en direct, je... euh, donc euh, non, voilà. Non non, je récite des poèmes mais quand les gens ont écouté en fait le son, ils m'ont dit en fait quand tu parles, c'est simple, tu es toujours en train de rigoler et tu tu pas à faire ah une bon phrase sans dire une connerie. <rire> donc du coup comme là, on a une voix qui est hyper sérieuse, hyper ouais, posée, vrai, on va pas reconnaitre ta voix. Ouais. D'accord. Mais du coup, il y a la voix et donc euh, on a cette dimension poétique Euh, en plus, ce qui fait qu'on a aussi du mal à le, à le rentrer dans une case avec oui. ça. On a des morceaux qui sont instrumentaux, mais il y en a d'autres et la majorité, ça mélange effectivement la musique et la voix. Mmh. Voix qui peut des fois aller jusqu'au slam mmh. dans mmh. Euh, Soul. D'accord. Voilà. Donc on a plusieurs morceaux ce soir, a, il y en a cinq Tout à fait. Oui, ça. Donc ça, c'est euh, euh, un enregistrement qui a été fait euh, il, y a, il y a longtemps, non Ce, fait... ce sont des enregistrements en avril euh, 2022 3 2023, 2023 ouais. avril 2023 on, on a enregistré c'est sorti en juillet 2023 d'accord donc euh, juillet 2023 ça a été enregistré dans quel studio vous pouvez le dire hein. de toute façon les sites tous il y'y a pas de souci <rire> et eh ben ça n'a pas été enregistré dans un studio à proprement parler parce qu'on a enregistré en live on était à musique et équilibre là on travaille tous les deux là-bas mmh. Et euh, le technicien a plutôt installé tout le matériel euh, sur place pour qu'on puisse enregistrer euh, dans les locaux là-bas. D'accord. Donc un enregistrement, qui a été, ça a été fait en une seule fois ou... En deux jours. En deux jours, on a enregistré les cinq titres. D'accord. Non, ça a été euh, ça a été quand même euh, bien bossé quoi. Donc euh, tous les morceaux étaient bien prêts, tout ça, vous étiez prêts à l'enregistrement parce oui, que bon on, fait, euh, ouais, ouais, on avait ouais, bien, bien travaillé un avant, bien. avant. Donc euh, voilà, quand ça a été pris, la prise de son à partir du mon était bonne euh, techniquement. Euh, je dis hop, c'est bon, impeccable. Voilà. <rire> Très bien. Euh, parce qu'il il y a des fois il y, a, y a des morceaux qui sont enregistrés je sais pas combien de fois et après on sélectionne, après euh, on retouche, on retouche, on retouche, on retouche et finalement des fois le mieux c'est de, de réussir à, à capturer le Euh, presque direct quoi et C'est ça et en même temps on avait pas non plus trop trop de temps donc on mmh. pouvait pas non plus se permettre de faire 50 prises C'est ça. Mmh. Après en fait au début les, les premières prises on en a fait plusieurs parce que euh, bah Thomas pour le coup quand il y a que quand il y a pas de batterie ça allait parce qu'en fait il rentrait direct dans la console il n'y avait ouais. pas de il y avait pas de, de résidu de son, on l'avait ouais. que dans le casque sauf que moi avec les futes il y a quand même du... même si je joue dans un micro, on entend quand même dans la pièce ouais. euh, et c'est pour les morceaux où il y a de la batterie où on a dû en fait faire plusieurs prises parce qu'en fait on s'est rendu compte à l'écoute que euh, ben, en fait euh, la batterie elle repissait dans les micros de la flûte donc il a fallu que je sorte, que je m'expatrie dans le couloir <rire> euh, à, à bout de longueur de câble pour <rire> qu'on n'entende pas la batterie dans mes micros de flûte voilà <rire> c'est vrai effectivement quand, quand vous êtes dans une pièce et eh forcément ce qu'on qu entend plus c'est la batterie quand même hein. on l'a vu assez souvent ici dans les studios de radio arc-en-ciel et donc forcément ben ça, ça va sur les autres pistes qui sont enregistrées et puis après c'est pas toujours évident de, de, de nettoyer tout ça donc le mieux c'est de pas l'avoir du tout à la, à la prise <rire> <rire> très bien d'avoir deux pièces quoi, sinon quoi. avoir plusieurs pièces il ouais. y, y a des studios comme ça où il y a justement euh, bon euh, c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus on enregistre la musique euh, euh, je sais pas il y a chaque, euh, chaque euh, ingénieur du son euh, travaille différemment mais souvent on fait euh, une première prise qui permet d'avoir une écoute sur le casque mm, à partir absolument. de là euh, euh, on réenregistre chacun enregistre euh, chaque chacun instrument chacun enregistre son instrument tout ouais, seul et puis on remonte tout seul, seul, ça et puis, et puis, après, ça, et puis ouais. voilà Euh, souvent, c'est comme ça qu'on fait comme ça ça permet d'avoir des pistes et puis à la limite euh, tout est bon sauf euh, celle-là celle-là celle on la refait et on peut la remet dessus. Donc voilà aujourd'hui on a quand même beaucoup d'outils, c'est pas comme dans les, dans les années 50. 50 pas, pas, pas <rire> par contre pour nous vu qu'il y a pas mal de en fait, c'est mmh. compliqué en fait de, de travailler de cette manière là en fait comme mmh. ouais, c'était pas possible. On avait besoin de jouer en fait ensemble sinon ah, euh, on a ouais, de va, On devait se voir et jouer ensemble. Ouais. En fait, euh, c'est vous, vous improvisez toujours. Non, il y, y a des, <rire> euh, des séquences et il y a des bases qui sont euh, on sait un peu près ce qu'on fait, mais sinon euh, vous vous même... donner la liberté de, de pouvoir modifier les morceaux quand euh, tout à le... fait. Oui. Ouais. Ah ouais, ça, libre, ouais. En fait ouais. tout ce qu'on enregistre qui est bouclé, bah ça c'est figé entre guillemets, c'est nos bases et en après par-dessus on l'enregistre en, en direct donc du coup ça peut bouger quand même un petit oui, peu du oui aussi euh, c'est vrai que c'est vrai que des fois ça bouge même euh, d'un concert à l'autre mais après ce qui se passe dessus souvent c'est quand même improvisé bon il y a des, des petits riffs que des fois on aime bien qu'on a gardé hum. on s'est dit tiens ça c'est sympa je vais continuer de le faire mais euh, par-dessus euh, ça varie vraiment euh d'un concert ou d'une répète à l'autre donc euh, là c'était presque impossible d'enregistrer un truc et puis après de se dire on refait ça parce qu'en fait euh, ouais. refaire exactement la <rire> même chose quand on improvise c'est pas possible ouais, j'imagine donc vous votre musique c'est vraiment de la musique vivante quoi finalement à chaque fois et les euh, bon, la limite si on voulait la faire exactement pareil d'une fois à l'autre je sais que c'est jamais vraiment possible mais mais vous vous donnez des libertés donc euh, votre musique peut évoluer euh, les morceaux que vous avez enregistrés par exemple vous pouvez les interpréter euh, à un concert on va vous voir un concert ça sera pas exactement pareil vous allez, vous allez un petit peu broder dessus peut-être rallonger un petit un peu les morceaux peut-être je sais pas ah bah oui parce oui. que oui. les versions live elles sont plus longues en général oui. on a fait des versions courtes entre guillemets en studio euh, quand on prend un morceau comme Cosmos ou Night qui sont nos morceaux les plus longs je crois que euh, ils durent 6 minutes ou dans ces zones là euh, quand on les a enregistrés en live avec la danseuse ça peut aller jusqu'à 9 minutes D'accord, ah ouais <rire> et en plus oui c'est vrai qu'il y a le spectacle aussi donc euh, la danseuse, euh, bah, on va en parler un petit peu aussi donc elle s'appelle euh, Nathalie tu m'as dit C'est ça Nathalie, Nathalie. Ouais. Ouais, ok Et elle danse, alors euh, comment ça se passe C'est euh, une chorégraphie qu'elle a étudiée euh, pour aller sur votre musique ou, ou il y a aussi une base d'improvisation un, un, Il y a pas mal d'impro, je pense C'est mmh. de la danse intuitive en fait mmh. donc euh, c'est pas vraiment chorégraphié Euh, par contre c'est vrai que euh, elle a saisi l'essence et de la musique et des textes qu'elle arrive euh, elle, a, elle, a vra... elle, elle colle vraiment à notre univers euh, et du coup quand elle danse, elle arrive en fait avec son corps à bah, en fait à, à faire passer le, le, le, les émotions de la musique et tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut faire passer en fait dans les textes et dans la musique qu'on a, qu a composée Donc ça, ça, ça bouge aussi parce puisqu'elle fait pas exactement la même chose mais elle a quand même elle a quand même des gestes en fonction de si elle, voilà, si elle, elle représente la forêt ou, ou la solitude ou l'amour en fait elle a des, elle a quand même des gestuelles qu'elle a garddé et qu'elle fait évoluer au fur et à mesure de, des morceaux. D'accord. donc Et vous, vous reconnaissez un petit peu quand elle danse Tiens, euh, elle fait ça, c'était le moment. bah non c'est Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu la chorégraphie non. à force de la voir Non, vous, c'est quelque non. chose que vous découvrez à chaque fois. D'accord. Vous, c'est la musique, euh, vous êtes là-dessus, et vous lui donnez la liberté, finalement, de s'exprimer comme elle a envie. Quoi. Tout euh, à fait. Ouais. Très bien. Ben, en tout cas... Euh un très beau projet et, et c'est vrai comme je disais tout à l'heure juste avant de de prendre l'antenne on a discuté un petit peu ensemble j'ai dit mais c'est vraiment original c'est vraiment un truc je crois qu'il n'y a que vous qui faites ce genre de, de choses quoi non bah oui ouais, ouais, j'ai <rire> pas vu ce trop pour l'instant non a... c'est euh... ça on a vu des choses qui peuvent des fois s'approcher du ouais. côté musique du monde ou d'autres du côté électro mais hmm. mélanger les choses comme ça ou avec la poésie aussi c'est quand même assez rare ouais n'a enfin, pas on n'arrive pas à séparer quand on nous demande de de, de de quoi vous pouvez vous rapprocher comme groupe c'est quand même dur de de, de, de non, dire de, de quoi on peut se rapprocher ouais. <rire> Très bien moi je propose qu'on écoute justement le morceau Night que, que j'ai calé déjà sur sur le lecteur donc c'est un morceau que j'ai déjà diffusé à plusieurs reprises pour préparer votre arrivée parce que je savais que vous alliez venir aujourd'hui à l'origine je voulais aussi m'excuser parce qu'à l'origine c'était prévu pour le 8 c'était ça le 8 décembre mais malheureusement il y a... quoi malheureusement on a réussi à le décaler quand même c'est que il y a eu il y eu un imprévu c'est qu'il y avait une réunion des animateurs de Radio Arc-en-ciel ce jour-là et je me suis dit ah mince j'ai une invité donc j'ai contacté Aude et elle a bien bien voulu décaler la date et comme ça vous êtes là ce soir bon l'important c'était un problème de temps euh, je savais que j'allais vous recevoir mais c'est vrai que j'avais été un petit peu pris au dépourvu voilà donc on écoute le morceau de le premier morceau de Oniris qu'on va écouter ce soir dans l'émission numéro 575 euh il s'agit de Night vous êtes sur Radio Cancelle c'est l'émission Mafrika La nuit jusqu'à la dernière note, la nuit donc c'est le groupe Oniris qui est notre invité euh, ce soir dans l'émission Mavrika et nous allons découvrir tout l'univers donc là c'est le morceau que j'ai déjà diffusé à plusieurs reprises dans l'émission Mavrica justement pour préparer leur arrivée et euh, ce soir ils sont là, donc ils vont nous parler un petit peu de ce morceau-là alors euh, la nuit, comment vous avez fait pour euh, pour composer ce composer, écrire euh, ce morceau <rire> c'est d'abord la musique qui est venue ou est-ce que c'est le ou, ou est-ce que c'est le texte Je me trombe un petit bout je crois au départ mais je... euh, non c'était pas sur celui-là c'était ce que tu m'avais envoyé c'était sur Morning Forest et euh, sur euh, Titan ouais. celui là j'ai écrit le texte d'abord et, et après après tu as fait la musique par-dessus parce qu'en fait c'est vrai qu'on a ça dépend des morceaux en fait euh, on a fonctionné dans les deux sens il y a des moments où Thomas m'a d'abord envoyé les Bah, les bases de travail euh, en musique électronique et ou après euh, bah, déjà on a, on a écrit après la batterie le clavier euh, et la flûte et aussi a aussi écrit les textes il y a des fois où voilà c'est les textes qui ont été écrits les premiers et là la nuit effectivement c'est euh, c'est d'abord le texte c'était d'abord un poème sur la nuit mm -hmm. et c'est devenu une musique D'accord très bien donc euh, euh, maintenant euh, comment est venue euh, l'idée de faire ce poème justement? Ouh là, Ouh là. <rire> La nuit, donc c'est un thème mmh. voilà que, que tout le monde connaît. Euh, et puis, c'est vrai que tu, je crois que ça touche aussi tout le monde parce que on s'imagine, la nuit... Euh, je crois que ça fait beaucoup travailler l'imagination aussi, ce, ce genre de de, de morceaux. Alors, c'était un peu l'idée façon du projet de base. Ça s'appelle Oniris. Mmh. Alors, A-U-N-I-R-I-S. Ouais. Euh, parce que déjà, euh, Oniris... Euh, qui vient du, du grec ou du latin avec un au ça existait déjà. Ouais. Euh, et puis que du coup on s'est dit bah tiens euh, moi je m'appelle Aude a u euh, on va juste changer le pour faire le A ah, oui, voilà. c'est voilà. le A u de Aude. D'accord. Et euh, et euh, l'idée c'est d'emmener un petit peu les gens dans le monde du rêve. Mmh. Euh, et c'est vrai que j'écris sur des sur des thématiques qui sont soit en lien avec la nature ou après sur des choses un peu plus abstraites comme justement euh, la nuit. Mmh. Euh, et c'est vrai que Dans tous les poèmes que j'écris Ça reste des notions comme ça un petit peu abstraites Ou alors des personnifications Puisque du coup le, le la, la fin du poème C'est de dire « elle est la nuit mmh. » très bien donc et puis euh, c'est pareil c est, c est, ça joue beaucoup avec l'émotion puisque il, il y a aussi tu me parlais justement de euh, l'imagination qui, qui nous, ça nous fait travailler un petit peu notre imagination euh, la nuit la personnalisation de, de la nuit euh, et puis il y a aussi tous ces petits bruits parce que c'est de la musique mais il y a aussi des petits bruits des qui nous, qui nous rappellent un petit peu je sais pas la, la forêt la nature euh, voilà ça, ça c'est important aussi parce que on le ressent quoi c'est on écoute et en même temps on ressent des, des choses et quand on analyse on se, on se rend compte que tout va bien ensemble tout a été calculé tout a été bien fait quoi c'est des bruits pour euh, enfin, ouais. pour, euh, oui, pour rappeler justement le pour mettre euh, en... je pas trouver les mots mais euh... Ben, pour mettre vraiment dans l'ambiance ouais, pour, pour, pour illustrer vraiment le, le, le, le, le moment quoi les l'endroit le, donc les bruits de la nature et puis il faut pas oublier que la, la, la musique existe depuis toujours on saitest pas l'homme qui l' inventé la musique existe déjà dans l'univers euh, le souffle du vent le, le, le rythme de des gouttes d'eau qui tombent donc euh, et nous on, finalement on se sert de ceux de ces choses là et là j'ai l'impression que vous retournez un petit peu aux sources vous allez rechercher des bruits de la nature je sens pour composer dessus et je trouve que c'est bien aussi parce que ça je crois que ça, ça parle à tout le monde, ça, ce genre de, de choses-là. Thomas, <rire> en fait, il a cherché des vraiment des sonorités. En plus des musiques, il a cherché vraiment des sonorités qui allaient représenter un petit peu euh, chacune de nos musiques. Donc là, voilà on entend euh, le bruit des grillons, la nuit... Euh, Mais euh, le, souffle du, vent. le mmh. souffle du vent voilà dans d'autres on entend la pluie dans une autre on entend euh, le les, bruit des, des gens qui discutent les oiseaux aussi les oiseaux. Mmh. ça dépend vraiment des musiques mais euh, voilà comme tu le dis c'est de toute façon c'est un spectacle immersif c'est pas juste de la musique il y a la musique, la danse, la voix les bruitages euh, on emmène vraiment les gens dans, dans un voyage dans le monde des rêves mmh. Tout à fait et puis euh, là là c'est vraiment ça fait marcher un peu toutes les sensations parce que il y a le visuel, il y a il y a des lumières aussi les lumières c'est important dans le dans le spectacle. Oui, bah, oui, oui pour, ouais. euh, pour mettre en image. Parce que moi moi j'ai pas encore euh, vu le spectacle donc euh, voilà donc j'imagine d'après ce que vous me dites donc il y a les lumières, il y a une danseuse, il y a les musiciens qui sont là et qui bougent aussi qui sont vivants euh, et euh, et donc euh, finalement c'est une C'est un univers que vous créez carrément. C'est plus que de la simple musique. Là, on est à la radio, on va écouter la musique, on va imaginer plein de choses. Mais je pense que le, le but, c'est quand même d'aller voir le spectacle et puis de s'immerger vraiment dans, dans votre univers. ah C'est sûr, on va, <rire> on va même jusque Donc, il y, y, y a les bougies, il y a les lumières, les néons, euh, jusqu'au maquillage. Hmm. Ah, vous, vous êtes maquillée euh, Oui, ouais, <rire> on a aussi un maquillage spécial... Euh, Euh, avec des motifs de la nature donc c'est nathalie qui nous maquille aussi la danseuse elle, elle fait aussi tout le tout le côté maquillage et tout le côté graphisme aussi du dossier D'accord. Oui, de... c'est ce qu'on voit un petit peu dans, dans vos affiches, on voit des, des petites fleurs, des choses comme voilà, ça. Exactement. Voilà, exactement. c'est Nathalie, Nathalie, qui réalise ça parce qu'en fait, à la base, elle est elle est pas elle est pas que danseuse, c'est même pas son activité première, elle est euh, musicienne et graphiste. Euh, elle est peintre. Je crois que peintre même ou illustratrice, c'est son activité principale. Mmh. C'est euh bah, à l'image de nous, c'est une personne qui est vraiment euh plongé dans plein plein de domaines artistiques et euh, c'est ça aussi qu'on cherchait, c'était pas une simple danseuse qui allait exécuter, c'est quelqu'un euh, qui pouvait être sensible à d'autres formes d'art et, euh, et nathalie c'est vraiment une, une artiste formidable elle, elle si vous allez voir ce qu'elle fait c'est magnifique hein. Elle, elle, elle peint euh, elle peint super bien elle a un univers aussi à elle euh, vraiment splendide elle est réunionnaise euh, d'origine donc elle ramène aussi beaucoup de sa culture euh, dans ce qu'elle fait dans la musique c'est sûr qu'elle est quand même plus dans les univers justement de, non, de la réunion, voilà la réunion, de musique ouais. de musique de la Réunion, etc et et euh, elle a une très, très grande sensibilité euh, qu'elle arrive à, à, à, à, faire, à faire transparaître dans nos visuels, dans le maquillage et après, elle, dans la danse. Voilà. Très bien et moi moi j'ai cherché un petit peu donc il y a une page Facebook aussi où on peut voir ses, ses œuvres et j'ai vu que c'est très, très coloré donc il y a ce côté un petit peu, moi ça m'a rappelé un petit peu l'Afrique et tout ça donc la Réunion comme tu oui. dis je le savais pas mais tu vois <rire> déjà... donc ça, ça fait voyager aussi dans le monde parce que ça c'est important, la nature, le monde vous, vous utilisez justement des instruments qui viennent un peu de, de, de, tous, les, de tous les pays, de tous les continents donc c'est un voyage finalement qu'on qu fait en allant voir euh, votre spectacle <rire> <Le> silence <rire> oui, j'imagin voilà. il, il faut le voir Après, on a on a fait une vidéo il n' a pas longtemps euh, ce qu'on a fait on a, on a joué le spectacle à la rue Chansène à orléans au mois d'octobre et euh, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qu'on peut aller voir sur youtube euh, qui montre un petit peu l'univers du spectacle justement c'est un petit teaser euh, qui permet de voir un petit peu à, à quoi s'attendre on a on a l'envoi Roniris voilà mais euh, le mieux c'est de le voir quand même en live ouais en direct live c'est <rire> ça et l'année dernière on avait fait la, une première partie de une première partie de concert il y avait que euh, la musique et on a quand même eu des gens qui étaient qui étaient pas venus pour nous il faut le mm. dire qui étaient venus pour la, la deuxième partie mais qui sont venus nous voir à la fin pour nous dire en fait je savais pas trop à quoi m'attendre et j'avoue que j'accrochais pas d'emblée avec euh, avec ce qu'il avait écrit est-ce que vous proposiez mais en fait je me suis laissé complètement prendre et emmener dans votre univers et en fait c'est super ce que vous faites mm -hmm. c'est bien ça parce que moi j'aime bien moi, moi le premier hein, des fois je vais voir des concerts et je sais qu'il y a plusieurs artistes alors je me dis je, je me dis tiens je vais voir tel artiste mais je vais aussi découvrir les autres et des fois je me prends des bonnes claques parce que je vais pas du tout pour eux mais finalement je me dis waouh ouais, ils sont bien et puis la prochaine fois qu'ils qu se reproduiront j'irai les voir à nouveau parce que finalement j'ai bien aimé donc il faut un petit peu prendre prendre'uri c'est vrai que des fois des fois on peut être déçu hein, on va mm -hmm. voir euh, quelque chose si oh, je m'attends pas grand chose et finalement ça ne vous plaît pas parce que bon, on pas on peut pas on a tous des sensibilités différentes on peut pas accrocher à tout on peut pas tout aimer mais il y a des choses aussi où des fois on est surpris on dit tiens j'aurais jamais cherché dans cette direction-là et pourtant là j'ai passé un bon moment et j'aimerais bien re, re, revivre ça à nouveau dans un prochain concert et puis continuer à suivre tel ou tel groupe voilà c'est important donc il faut sortir et puis il faut aussi découvrir par soi-même il faut pas seulement écouter ce qu'on vous ce qu'on vous oui, euh, dit euh, dans dans les dans les radios les télévisions et tout ça. Il y a des artistes autour de vous qui sont très bien. D'ailleurs, c'est un petit peu le rôle de, de l'émission Mavericka, c'est de, de recevoir des artistes qui sont pas forcément diffusés dans les autres radios, parce que ils ont énormément de talent. Et si je fais cette émission depuis bientôt 14 ans, c'est parce que franchement, dans la région orléanaise, il y a des très bons musiciens. C'est toujours un plaisir de les recevoir dans les studios Radar, à Arc-en-Ciel et aussi d'aller les voir en concert. C'est quand même quelque chose que je dis souvent. Allez au concert, allez voir les artistes. Et ils ne demandent que ça. Et puis, euh, et puis euh, vous allez voir. vous allez Au début, c'est pas toujours évident de sortir le soir en se disant tiens je vais aller voir tel concert surtout dans ce moment les jours sont courts il fait froid mais euh, faites le pas et vous allez voir vous, vous regrettez pas parce qu'à chaque fois euh, on se un petit peu violence en disant oh, je vais sortir quand même je vais affronter le froid je vais affronter de la nuit je vais aller voir tel groupe et finalement ah ouais franchement euh, je regrette pas et le lendemain matin on est content et puis voilà ça nous reste dans la tête pendant plusieurs jours plusieurs euh, plusieurs années même, des fois on repense à des concerts, des concerts qu on, qui ont valu vraiment le, le coup et des fois on se dit, heureusement que j'étais à ce moment-là parce que parce que des fois les groupes euh, ils, ils durent pas, ils durent pas ouais. ou, ou alors on n'a plus l'occasion de les voir donc c'est pour ça, il ne faut, faut pas rater les ouais. occasions il faut aller les voir, il y a même plusieurs groupes que j'ai été voir plusieurs fois parce qu'à chaque fois j'ai toujours du bonheur. Donc Omiris, euh, euh, notre invité de, de cette émission numéro 555 euh, 575, voilà, j'ai inverse un petit peu les choses. Euh, donc, euh, on a parlé déjà de, de ce morceau qui s'appelle Night. Alors, on en a plusieurs à écouter. On en a cinq en tout qui ont été enregistrés. Euh, on écoute tout de suite le deuxième. Bon, j'ai mis Cosmos. Je sais pas si c'était celui-là que vous vouliez mettre. que euh, Non voici allons-y. C'est celui qui est, qu est vraiment le plus électro, euh, je pense, du set. Et euh, c'est aussi un... le Il n'y a que deux morceaux où il n'y a pas de, de voix. Ouais. et euh, c'est l'un des deux morceaux il n'y a pas de voix d'accord <rire> il n'y a pas de batterie aussi sur celui-là non, non en cosmos il n'y a pas de batterie c'est vraiment que euh, c'est pour ça que électro, je dis c'est très ouais. très électro euh... d'accord c'est plus... fait pratiquement qu'avec le synthétiseur c'est ça non c'est les, le machine, et les ouais, machines. machines et puis les fruits en plus oui D'accord oui, oui, oui je dis le synthétiseur pour le comme toi tu n'étais pas la batterie oui, donc oui, forcément oui. tu t'occupes oui. plus des machines et la flûte bien entendu parce que haut euh, pendant ce temps là bah elle est sur la scène aussi donc euh, <rire> et on a envie d'écouter sa flûte hein, parce que franchement euh, euh, il faut quand même le dire moi je le Pour moi, c'est une des plus grandes de flûtistes que j'ai jamais reçu quoi. franchement euh, et j'ai eu l'occasion de l'avoir dans plusieurs styles différents euh, euh, franchement euh, c'est un plaisir de, de l'avoir sur scène. C'est parce Donc. que tu connais pas beaucoup de flûtistes mais merci <rire> beaucoup en tout cas. C'est vrai qu'on a pas beaucoup non, non plus mais euh, si, il y en a quand même quelques-uns mais franchement euh, quand quand t'écoute jouer, on voit que tu as l'aise, ça, ça nous fait rêver, c'est léger, ça ça part dans tous les sens, c'est super bien quoi. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup comme ça hein. en tout cas. ADHD. Tu, voilà, euh, je vais faire intervenir une autre personne qui est dans les studios depuis quelques temps, euh, déjà, elle n'a pas encore parlé, euh, c'est Thérésa, ça va Thérésa euh, Bonsoir, euh, oui oui, très bien, merci. Euh, alors toi tu euh... avais fait une émission dans euh, sur Radio Arc-en-Cel pendant pas mal de temps, et puis tu avais envie de revenir, donc je me suis dit, euh, tiens, je vais t'inviter, euh, et tu vas découvrir avec moi le groupe Oniris. Euh, oui, euh, revenir, euh, je ne sais pas trop si si c'est si le mot. Re ouais, revenir euh, oui, dans le sud déjà parce que euh, j'avais euh, beaucoup de personnes qui demandent euh, parce que je disais euh, voilà'lais euh, je reviendrai après les vacances. Euh, le temps passe très très très vite et euh, je n'ai pas eu encore euh, l'occasion de venir, et c'est vrai que ça a été euh, cette opportunité que tu m'as donné de reprendre un petit peu euh, contact, surtout avec vous, les, les animateurs, mes collègues, finalement, parce mmh. que euh, oui, les années passent, toi, tu disais 14 ans. 14 ans, euh, oui, bientôt, hein, ça sera au mois de juin, mais on est dans la 14 e année, effectivement. C'est incroyable, parce que <rire> j'étais là avant euh, que tu, tu arrives, mais je pense que Je me souviens tu travaillais déjà ici à la radio lorsque dans ta... oui oui moi j'ai fait une première avec... euh, une première venue de 84 à 88 avec deux émissions et après pendant un moment plus, plus rien et puis je suis revenu en 2010 donc euh, on, on est bientôt en 2024 donc ça fera ça fera 14 ans mon euh... après avoir fait un tour dans d'autres radios comme moi je suppose non euh... non pas du non, tout non non non, non. Pas... je mis un stand by complètement et, et c'est manuel euh, l'animateur de l'émission précédente de, de scobert qui m'a dit tiens Albinos, ça te dirait pas de faire une petite émission, et puis je préparais une émission. Puis on en a fait 575. <rire> voilà, donc ce, lien, ce lien avec le, le public, euh, il, est, il est très très important, et souvent les personnes nous voient et demandent quand est-ce que vous venez à la radio les moyens de communication, ils ont énormément changé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de, de contacts avec les personnes par euh, via Internet, par mail, euh, les contacts instantanés, les conversations instantanées. Et euh, voilà, est-ce que tu es toujours à la radio J'ai eu la chance, euh, la direction de la radio qui a laissé euh, la page Facebook qui correspondait euh, à l'émission mmh. L'Ère du Temps, du temps en fonctionnement qui est toujours animée. Je peux parfois faire euh, des lives aussi. Mmh et euh, Noël arrive mmh. et c'est une période très très particulière et je voulais vraiment Euh, en particulier, profiter de ce moment pour m'adresser à tous les, les Portugais, les lusophones... D'accord, oui, euh, je pense qu'ils si écoutent son. tous Radio Arc-en-Ciel. Quelque, quelque chose me dit que les Portugais écoutent Radio Arc-en-Ciel. Voilà, que ce soit, ces périodes de festivité qui rendent parfois un peu nostalgique. Mais Noël, c'est la fête de la nativité, c'est l'amour, c'est voilà que l'on fête en famille après les fêtes d'année qui viennent juste juste après. Juste après. Et euh, parfois on a du mal euh, à, à, à être éloigné. Alors le Portugal aujourd'hui c'est très près, on communique facilement on voit les choses quand même c'est différent. Ouais, euh, c'est différent d'une certaine euh, époque où on était complètement coupé du pays puis là maintenant c'est vrai qu'avec internet tout ça on est, on est au courant de tout ce oui. qui se passe là-haut directement. Voilà les, voilà les émissions radio, télévision qui, qui nous approchent alors tous les portugais alors je notais des pays parce que j'ai eu des, des rencontres parfois au cours de de déménager vers vers le Portugal, je rencontrais par exemple une dame qui était native du Luxembourg. Voilà, ça me vient en ce moment, très particulièrement parce qu'elle me disait mais Euh, elle était au courant que, que voilà j'étais formée en coaching et que je m'intéressais à la sophrologie et, euh, et elle me dit mais venez travailler avec nous venez travailler en Luxembourg et je, je ne connaissais pas la raison pour laquelle elle me disait ça, mais c'est facile pour vous et elle me disait je, je suis mariée avec un portugais et là à ce moment-là, elle était seule et, euh, et elle me elle me dit j'adore le Portugal, on a acheté une maison au Portugal, j'y vivais en vacances et mon mari il est adorable, voilà, le portugais elle était vraiment amoureuse de de, de, de son mari parce qu'elle était elle avait déjà un certain âge et, et voilà, elle a essayé de m'expliquer euh, le, le fonctionnement au Luxembourg, mais ce n'est pas la première fois, c'est toutes ces rencontres euh, que j'ai eu avec des personnes c'est grâce aux émissions mm -hmm. euh, oui c'est vrai ça permet de rencontrer le, beaucoup le dire, de euh... beaucoup de personnes et puis d'ailleurs c'est pour ça que là, ça tombe bien parce que justement notre cadeau un petit peu de Noël c'est de recevoir le groupe Oniris ce soir dans l'émission Mavericka voilà. euh, voilà, parce sont... que je ne voulais surtout pas <rire> laisser... on a toujours des choses à dire mais euh, j'ai été euh, contagiée par euh, cette euh, lorsque Aude parlait voilà euh, j'ai essayé de d'intervenir parce que'elle dégage quelque chose d'extraordinaire c'est très très positif et alors ah bah oui je disais or <rire> en fin, tout au début de, de l'émission c'est vraiment je suis très très heureuse d'être ici parce que c'est un univers qui me correspond euh, je n'y attendais pas j'ai écouté un petit avant le, le travail qu'ils ont fait j'avais peur de parler avec hôte parce que je me disais <rire> tu es très... timide tout le monde alors <rire> que j'ai jamais mangé personne non. Oui, elle est très douce, très gentille mais c'est impressionnant parce que ils font des choses tellement tellement beau ce qu'ils font tellement élaboré j'ai essayé de voir si elle me donnait une définition justement de son genre musical et elle dit euh, Finalement, oui on ressemble à personne c'est très très original mais en même temps elle dit des sonorités un petit peu traditionnelles en faisant référence à alors je crois que vous parliez de musique euh, du fo du fo folk non des influences. Euh, C'est dans l'autre groupe dont on parlait, le, le, ah ouais, euh, le, ouais, le groupe dont on parlait Albino, euh, qui est un groupe de musique du monde, qui est mmh. oui, plutôt, plutôt tendance, effectivement, folk, mmh. celtique. Oui, et... parce que tu as, as plusieurs cordes à ton arc. On parlait tout à l'heure de, de Nathalie qui, euh, qui est danseuse, qui est peintre et tout ça. Toi aussi, tu es écrivain Voilà, ouais, je... on en parler écrivaine aussi un petit peu écrivaine ouais, ouais. c'est vrai, vrai que pendant un moment on disait écrivain aujourd'hui on dit écrivaine et c'est moi qui, qui mal dis les choses euh, comme comme dans beaucoup de trucs aujourd'hui euh, oh, yeah. bon ça m'en revient pas sur le moment ouais, mais mais la avant... musique électronique, moi j'adore on a comme référence en France Jean-Michel Jarre on... en fait, je... parce qu'on est beaucoup dans, dans, dans tout ce qui est commercial en fait fin d'année, etc. Mmh. mais il a, il a fait des concerts extraordinaires ah oui, tout de, tout fait, oui. de fin d'année. Et euh, on a, moi, j'ai appris avec, avec la radio qu'on a des choses extraordinaires qui sont moins connue. Or moi alors ce qui est impressionnant c'est le travail parce qu'elle parlait d'écriture et euh, là elle vient de sortir un livre mais elle a déjà studio. Euh, <rire> ouais, là on soit... commence à, à dire des choses et mais on, on va fait, lui donner est... la parole justement, on veut on veut lui en parler tout oui, à oui, l'heure. Euh, je propose qu'on écoute le morceau qu'on a qu'on a programmé, on écoute euh, Cosmos. Et puis après, si tu as envie de nous parler aussi de ton talent de d'écrivaine, oh tu peux nous en parler un petit peu, quelques mots, justement, pour que les gens qui s'y intéressent puissent aussi aller euh, voir euh, ton travail, quoi. faut pas qu'on oublie Thomas, <rire> quand même, on est venu à deux. Donc... Moi aussi, oui, oui. Voilà. Bah, justement, il y a la place pour tout le monde hein, dans l'émission d'Africa. Et puis, on a tellement de choses à dire que des fois, trois heures, ça passe tellement vite et on se dit, tiens, on a oublié telle, telle chose. Donc là, on va essayer de, de, de dire euh, les, les choses les plus importantes. Et si on n'a pas le temps, bah, on reviendrait une prochaine fois, il n'y a pas de souci Vous êtes toujours les bienvenus dans l'émission Américas. On écoute tout de suite le morceau Cosmos, c'est le groupe Oniris. c'est le groupe wow, wow. musique arrive très fort. Euh, donc le c'est le groupe Oniris qui est notre invité ce soir dans l'émission numéro 575 de Mavrika. Ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-ciel et on a encore plein de questions à leur poser. Donc on vient d'écouter le deuxième morceau de, de cet album. Est-ce que est-ce que l'album a un nom d'ailleurs c'est plutôt un EP comme album. C'est un EP oui. C'est un 5 titres. D'accord. Après, c'est une question de temps. Hein. Si ça dé dépasse les 21 secondes, ça devient un LP. Euh... <rire> c'est euh, 21 minutes, pardon. Euh... Je sais pas si... Ouais. Bah, nous, nous, le distributeur, c'est <rire> dans la catégorie EP. D'accord. OK. donc euh... non, Parce qu'une fois, on s'était posé la question, on avait cherché, justement. Apparemment, si ça dépasse les 21 minutes, ça devient un LP. Si c'est moins de 21 minutes, c'est un, un EP. Ouais, c'est une comme... question de durée, mais après... Comme dans le cinéma, pour les courts-métrages mmh. ou les longs-métrages. c'est ouais, oui, voilà il des... y a une norme, mais après, bon, c'est sûr que après c'est aussi par rapport au nombre de, de morceaux, hein, je pense aussi. Hein. Mmh. donc euh... <rire> Ok, donc, euh... comment s'appelle le... il a un nom <rire> Daydream. Oui. Daydream, Et effectivement. Ah oui, ça me dit quelque chose, parce que je l'ai vu, j'ai vu quelque part. Daydream, d'accord. Rêve de, de jour C'est ça. Un rêve de jour. Donc, à 12h, c'était Night. Et La oui, c'est ça. Avec des rêves de jour. Des rêves éveillés. Mm -hmm. Donc, on est toujours dans l'univers du rêve, euh, du voyage, euh, etc. Donc, euh, voilà. Euh, <rire> euh, justement, euh, vous avez déjà fait des concerts donc euh, avec le groupe euh, Oniris. Euh, vous en avez fait combien On a dû en faire avec la sortie de résidence ouais c'est ça. ça on a fait une sortie de résidence on a fait un concert vraiment concert oui à l'Argonaut ouais on a fait aussi un concert privé mais bon ça c'était euh, autre chose et mmh. puis on a fait le, le spectacle à la rue Chanssen d'accord Ça fait plusieurs euh, plusieurs euh, spectacles déjà. Est-ce que, par rapport au début, ça a évolué Est-ce que vous avez eu des nouvelles idées Ou est-ce que vous continuez à suivre le même chemin qu'au qu départ Sur la mise en scène, ça bouge un petit peu. Enfin, la, la, ouais c'est ça. Au niveau des lumières et puis la Sur, sur la, la scénographie. scénographie ouais. Même, tu vois, au niveau du maquillage, euh, au début, nous, on était en noir. Et euh, Nathalie, elle était en blanc d'accord Et en fait, il y a des gens qui nous ont fait des retours, euh, comme quoi c'était dommage, parce que du coup, en noir, on nous voyait pas, mmh. on voyait pas nos maquillages, etc. Donc du coup, on a aussi euh, fait évoluer la tenue de scène et le maquillage. Du coup, dans le spectacle euh, qu'on a fait à La Ruche, là, pour le coup, on a les maquillages euh, blancs qui sont un peu phosphorescents, qui réagissent en fait au néon. D'accord, aux lumières euh, noires, oui. Euh, aux lumières bleues, plus Bleu précisément, ouais. <rire> Euh, oui, c'est les lumières ça, bleu, ça, ça elles sont effrayé. bleues mais on appelle ça des lumières noires, c'est ça. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Sais, ouais, mais je crois que c'est pas c'est pas la, vrai la vraie que... lumière noire, je crois les néons ah, parce que la, la, la lumière no... enfin bleue qui qu'on appelle ouais. lumière noire, c'est assez spécifique là c'est juste des néons d bleus je crois oui, ouais. ok parce Donc que c'est vrai que des fois il y, y a les, les néons qui, qui font le, on appelle la lumière noire qui fait réagir justement mm -hmm. euh, des, des peintures ou oui. ou alors des mm -hmm. fois des gens euh, moi je me souviens dans, dans, dans les discothèques il y avait ça et puis les, quand on souriait il y avait des ah, dents ouais, qui... Ouais, <rire> ouais, ouais. mais aussi. justement c'est pour ça là c'est juste un néon qui est bleu mais ça fait quand on sourit on voit pas ouais, nos dents vraiment... foussorescentes ok c'est vrai que c'était un un peu drôle hein. et puis c'est pareil qu'on avait des peluches sur les pulls on voyait, on voyait que ça oui. Oui. Oui, oui, oui, oui. moi c'était les années 80 aussi oui. donc depuis ça a évolué et puis euh, il y a forcément avec les LED avec toutes les nouvelles technologies ça, ça a évolué aussi à ce niveau-là donc ça fait réagir quand même vos vos, euh, vos peintures vos maquillages oui. mais euh, sans, sans exagérer c'est ça sans non, ça, exagérer c'est léger c'est léger ouais c'est assez léger. On est dans un univers quand même qui est un peu bleu bleu foncé bah, comme la nuit mmh. euh, avec pas mal de bougies euh, la scénographie elle évolue elle n'est pas, euh, pas encore terminée on travaille encore dessus on doit avoir une résidence au mois d'avril ou mai, je sais plus bah, à cheval sur avril-mai ouais. à Saint-Jean-de-Bray pour travailler justement un petit peu la, la scénographie les lumières etc... Euh, le, le spectacle peut tourner en tant que tel hein, mais c'est oui. vrai que c'est la chose que qui va continuer d'évoluer là la musique euh, c'est à peu près monté quand même de oui. A oui, à oui, z ça, le fixe, spectacle quoi. vraiment en terme musical de il dure une heure. Et euh... c'est ce que la question que j'allais vous poser justement quelle est la durée justement parce que il y a il a que ces cinq morceaux là ou il y en a d'autres ou alors lui vous les faites durer plus longtemps bien entendu il y en a qui durent plus longtemps mais non on a, on a une dizaine de morceaux ouais. d'accord en tout vous avez une dizaine Ouais de on en a d'autres Ouais, ouais. Très bien. Donc euh, voilà, ça, ça donne envie d'aller vous voir et ça va être au, au, au mois de ça va être au mois de m'avait dit quand Non, euh, bah là de... c'est une résidence. Ouais, c'est c'est privé. C'est pour travailler okay. en fait. Non, malheureusement après, vous pour vous le mois. Après peut-être pas le moment... en fin de résidence un concert justement. Peut-être, on verra. C'est on fera peut-être une restitution, fait... peut une restitution ouais. voilà, mais euh, mais pour le moment malheureusement, on n'a pas de on n'a pas on de pas date de, de concierge, on, on en cherche ouais, comme mais... beaucoup d'artistes en ce moment. <rire> Et, et puis euh, c'est pareil euh, ça bon c'est un spectacle quand même ça se prête pas vous pouvez jouer dans une petites salles vous c'est quand même euh, déjà une scène il faut une scène pour pour ah oui. vous exprimer ah bah, ne voilà. que pour pour Nathalie on a ça besoin ça... d'avoir alors on peut jouer en fait à même le sol mm -hmm. parce que du coup euh, nous dans l'idéal c'est c'est dans le noir pour les jeux de lumière justement euh, après comme on a aussi euh, tout ce rapport avec la nature euh, on peut jouer euh, en plein air pas en hiver bien sûr <rire> mais on peut jouer en plein air l'été donc ouais. ça c'est aussi on cherche aussi des lieux des festivals etc euh, qui font des choses en plein air même à même le sol c'est possible euh, mais c'est vrai qu'à minimal l'idée c'est qu'on ait quand même au moins 20 mètres carrés d'espace pour que nous on puisse se poser on a quand même pas mal de matériel et puis il faut un petit peu de place à Nathalie pour qu'elle ah puisse oui. danser 20 mètres carrés c'est le minimum, on a on a fait des tests <rire> D'accord, donc vous avez mesuré, du voilà il faut un peu cet espace là euh, et puis vous la mise en place justement du, du matériel euh, vous voyez où elle va danser, etc donc ouais, c'est vrai que ça fait quand même euh, 20 mètres carrés, c'est un minimum mmh. <rire> parce que sinon après il, risque, il y a des risques d'accident qu'ils viennent sur vos instruments, ouais, etc <rire> Après il va avoir du mal à s'exprimer aussi Oui, si oui c'est oui, oui, ça, c'est ah, oui, ça, c est... C est ça. Mais donc il faut quand même une salle, une, une scène et c'est vrai que ça limite un petit peu parce qu'il y a des groupes qui arrivent à, à jouer dans les petits endroits et voilà, que ce qui bouge pas trop, mais là il y a quand même de l'expression corporelle donc forcément il faut, faut une scène un peu plus grande, c'est plus difficile à trouver peut-être aussi. Mais enfin vous, ouais. vous nous tiendrez au courant justement de l'évolution et dès qu'il y a des dates et eh on, on les dira aussi dans l'émission Marika pour, pour inciter les gens à aller vous voir. Merci. Voilà. Les maiés, alors, voilà. Je, oui, que... On parle bien dans le micro parce qu'il est légèrement tourné vers le bas. C'est que ici euh, voilà, tu me disais un, un retour parce que Maafrica pour moi ça reste quelque chose ou ou gémissant en permanence et le matériel par contre ici, il a totalement changé, je m'attendais voilà, oui, j'ai été des, un peu surprise qui sont anciens alors que tout a tout a changé y compris le Le matériel. Ouais, la petite anecdote donc, euh... tout à l'heure, c'est que tu me disais euh, voilà, moi j'attendais que la lumière on air s'allume parce que jusqu'à présent comme comme dans tous les studios, ben, il y a une, une enseigne on air qui s'allume et là, elle est toujours là, elle est restée là, c'est un, un petit une petite trolique de, de l'ancien temps, mais ça allume plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans nos micros il y a des, des voyants qui s'allument, donc c'est devenu beaucoup plus plus, plus et encore, professionnel chez euh, Hugo qui m'a qui m'a aidé pour le micro, etc. Et euh, oui, ce que je disais, c'est que nous avons souvent ici des groupes qui... Euh en avant première qui vont présenter leur leur travail bah c'est aussi le but hein, de donner envie aux gens d'aller au, au concert à, à aller les voir ou alors quand il y a quelque chose qui sort par exemple là tout à l'heure là pendant qu'on écoutait la musique et notre ami Christophe du groupe Prisma je sais pas si vous le connaissez mmh. voilà et le groupe Prisma qui va sortir un album qui va venir très bientôt dans les studios de Radio Arconcel le 19 janvier si je me trompe pas euh, il viendra donc présenter son album il est déjà passé dans l'émission il y a pas très longtemps de Christophe aussi euh, euh, Christophe qui fait électrique choc le, le mardi Euh, et donc euh, bah christophe comme il va sortir un album bah, il va venir dans l'émission pour en parler et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi euh, ce soir avec Oniris, donc c'est la découverte c'est la première fois qu'ils viennent ici dans, dans les studios pour nous parler de ce projet là on écoute les morceaux on va euh... prendre le temps de s'écouter tranquillement hein. on a on a le temps et puis euh, et puis on parle de, de plein de choses hein, mais ça de... euh, parce que je te voyais poser des questions et là, ils ont déjà beaucoup de travail ils <rire> tu sais oui. est-ce que vous en avez d'autres est-ce que vous ouais, en avez et... d'autres oui, oui très bien qui vont euh, voilà, oui. en entendre beaucoup parler oui, 5 c'est les enregistrements euh... voilà, qui nous présentent mais euh, effectivement j'imaginais bien qu'il en avait d'autres parce que pour tenir une heure comme ça en concert euh, ils sont pas tous enregistrés mais il y en a d'autres qui sont créés donc euh, une dizaine de morceaux c'est ce que vous m'avez dit hein. oui oui c'est ça je crois de cette liste ouais très bien Tout à l'heure on avait parlé donc de tes talents euh, d'écrivaine. Tu veux nous en parler un petit peu tu, tu as sorti un, un, un livre dernièrement oh oui, mais je vais pas je vais pas m'appesanter sur le sujet. Peu, peu, ah non, juste, ça t'intéresse voilà, nous... Je nous pense que ça intéresse le ouais, monde, ouais. j'écris pas ailleurs, euh, bah, du coup des poèmes notamment que que que on met en musique d'Henri Riss. Voilà, donc il y a quand même un lien avec Henri. Voilà. <rire> c'est ça. Euh, il des romans depuis euh, depuis maintenant euh, euh, mon premier il est sorti en 2015, donc euh, voilà, ça ça commence à faire. Donc mmh, quand tu 15 ans, c'est ça <rire> <rire> Non non, je sais que je n'ai pas qu'à en 2015. Euh et euh, effectivement, j'ai un roman qui est sorti euh, au mois de juin, un mmh. roman historique qui se passe euh, dans euh, la région orléanaise des années 50-60. D'accord. Mmh. Ah je ne savais pas. Et, et qu'est-ce qui se passait justement cette... Pourquoi cette époque-là Parce que euh, parce que c'est l'époque de la reconstruction, c'est oui. la présence américaine avec les bases de l'OTAN. Tout à fait, oui. Et c'est l'arrivée du jazz à Orléans ah bah oui c'est vrai voilà. les musiques qui sont venues euh, voilà c'est bon <rire> j'allais dire c'est grâce à non c'est pas grâce à la guerre mais c'est grâce à l'arrivée des américains qui nous ont fait découvrir justement le jazz mais ça a favorisé ça ouais, a favorisé etc Donc, euh, parce qu'avant effectivement euh, on connaissait pas du tout la musique de l'autre côté de, de l'Atlantique et c'est ce qui a fait découvrir aux gens justement ce, cette musique et puis qui qui, qui a fait que qu'aujourd'hui on a quand même une culture très américaine aussi de la musique hein, parce que il euh, y a eu le rock and roll, le swing, il y a eu plein de choses qui sont venues euh, après et puis euh, forcément on est très très euh, très imprégné mmh. par la culture euh, américaine aussi. Voilà. Alors on connaissait quand même le jazz avant-guerre oui. mais c'était vraiment dans des milieux très ouais. euh, c'est vraiment très les, édistes, les, les initiés ouais, les, voilà, ouais. les très très initiés, la guerre l'a rendu un petit peu plus populaire mais ça reste quand même une musique euh, euh Pour une c'est ça n'a jamais été une musique populaire euh, en france enfin en tout cas dans ces années là je veux dire dans les ouais. années post post seconde guerre mondiale ça reste quand même une musique pour des gens euh, qui aiment cette musique en france c'était quand même le yéyé -yé dans les années 50-60, qui était très, très à la mode. Mm -hmm. Tout à fait. Donc, les artistes français qui reprenaient souvent des morceaux des morceaux américains, mm -hmm. mais ils les traduisaient. Ils mm -hmm. les faisaient en français. Mais c'était une mode hein, euh, oui. en Europe, hein, parce que même en Europe de l'Est, aujourd'hui, ils ont un catalogue de clips et de d'enregistrements de, de, sta, de standards de rock Euh, des années euh, 60 70 chanter dans les dans les langues d'origine mmh. euh, en République tchèque ou en pologne c'est assez rigolo de voir euh, mmh. des, des morceaux qu'on qu connaît super bien en anglais qui sont chantés en tchèque en ouais. fait par quelquesun et, quelqu et, et, et c'est vrai qu'on a perdu un petit peu cette habitude en france parce que à l'origine on traduisait les, les textes et puis mmh. bon ça nous a au moins permis de découvrir des mélodies qui venaient euh, d'ailleurs qu'après mmh. on a découvert les versions originales et on se dit c'était pas si mal que ça aussi les versions originales et mais il ya Il y a certains pays qui, justement, euh, traduisent. voilà il y, a, il y a des gens qui... Par exemple, en France, on aime bien, euh, aujourd'hui, euh, écouter les versions originales, on va chercher un peu les, les trucs originels, tout ça. Dans d'autres pays, non, ça marche pas. Il faut que ce soit traduit dans la langue. Par exemple, il y a les, les titres de films. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est les titres américains. Mmh. C'est en anglais. On traduit plus. À un moment, on le, on le faisait. On le fait plus. On fait plus l'effort. En Espagne, par exemple, on traduit tous les textes et tous les titres mais Il même a pas un fois, titre on, en anglais entre là bas non ils sont encore euh, avec leur langue à eux donc ils traduisent les, les choses quoi mais en, moi, France, en France on fait même pire parce que des fois on sort des films américains avec un nom anglais enfin anglophone mais qui n'est pas le nom d'origine euh, comme c'est sorti ouais. en, ah ouais, en États-Unis. On donne un nom <rire> anglais. Mais, ouais. mais c'est pas le c'est pas le, le, le nom d'origine On va fois. faire plus anglais que les anglais quoi. <rire> plus américain que les américains. il <rire> y a encore des pays où euh, en Pologne par exemple, parce que j'y vais de temps en temps, j'ai des amis là-bas, c'est assez particulier le, le, le cinéma ou la télévision parce que eux les il y a pas de version polonaise, c'est-à-dire euh, ça existe pas le, le fait de sortir un film dans une version Par contre, tous leurs films et téléfilms sortent euh, en version originale avec ce qu'on appelle un lecteur. C'est quelqu'un qui oui. traduit instantanément les textes ah, en direct en direct ouais. donc en fait euh, quand mais, on regarde un film on a, le, on a le, le son oui. de, de la langue originale derrière et par dessus on a le, le gars qui parle en polonais et qui fait tout hein, qui fait tous les dialogues ouais, il n'y a, pas de, y a il pas de a pas de voix de quoi, femme, pas de voix de machin il y a un seul mec avec une voix monocampe ouais. pendant ouais. tout le film mais t'as ouais, encore l'audio t'as encore l'audio ouais je t'ai tombé sur Fort Larmore comme ça en Pologne où t'entends les dialogues originaux derrière et par dessus t'as le mec qui parle en polonais qui est en train de tout traduire Ouais, c'est vraiment avec un, un son il, il, il, il traduit bêtement il, ah ouais. il, a, il a pas d'intonation et il, il, de... <rire> il est en train de lire en fait on a l'impression <rire> il est en train de lire <rire> il y a des pays comme ça ouais j'ai déjà vu ça j'ai eu l'occasion de, de de découvrir ça aussi et c'est vrai que c'est surprenant parce que nous en france c'est vrai que on traduit les, les, les, les textes des fois si on fait pas attention c'est tellement bien fait que même les, les acteurs américains avec les voix françaises ça passe très mmh. bien on mmh. s'en rend même pas compte mais bon dans tout au pays il a peut-être pas les mêmes moyens ou je sais pas je sais pas où ou... oh, c'est une autre culture oh, une autre culture ouais, ils sont il une habitués une comme ça plus comme... Ben, ça, ils doivent être Mais, habitués hein, parce que euh, quand tu les vois ça les choque pas <rire> <Ben non. rire> moi j'ai connu à une époque c'était euh, au Portugal les films américains n'étaient pas traduits Donc il y avait toujours la version originale et il y avait la lecture en dessous. Mmh. Donc euh, c'est un peu peu compliqué, il fallait déjà euh, surtout pour moi qui, qui devait qui, qui euh, devait euh, faire abstraction de langue anglaise et de lire en portugais donc pour comprendre ce que ça voulait dire. Mmh. Donc c'est un petit peu et c'est compliqué aussi de lire, on n'a pas le temps de, de tout voir en même temps. Donc bah ça c'est une s'habituer je crois que c'est une habitude. Enfin... Aujourd'hui ouais. aujourd'hui euh, au Portugal tout est traduit, il y a pas de ouais. souci. Mais c'est vrai que j'ai connu le début de la, télé de la télévision, c'était un peu ça hein, c'était pas vraiment... Mm. Euh, mais bon. Euh, donc, euh, justement, il diffusaient... Ils aimaient beaucoup les, les téléfilms euh, brésiliens qui, eux, parlaient déjà la langue portugaise. Mais sinon, mm. tout ce qui était anglais, bah non, c'était pas traduit. Mm. Il y avait euh, les sous-titrages. Ouais. Donc, euh, voilà. En fait, ça se fait beaucoup, hein, le sous-titrage. Oui. oui moi, je Après, ça, ça peut être bien aussi. Euh, bon, moi, je le vois je le vois aujourd'hui dans toutes les... Euh, comment ça s'appelle Tous les sites où on peut voir euh, les, les téléfilms et tout ça. Et, alors, des fois, c'est drôle parce que moi, je, je connais une personnes qui, qui regardent ça, regarde par exemple les téléfilms euh, turcs mais traduits en espagnol. <rire> et, et, et voilà, et puis ça passe et puis euh, donc il y a le sous-titrage en espagnol, il parle en turc euh, ou alors il y a aussi des trucs on peut modifier carrément et entendre le son euh, le son dans, dans la langue qu'on veut. Ouais, donc euh, oui. voilà, c'est voilà, ça ça, <rire> ça traduit un petit peu cette, cet intérêt pour euh, l'émission Mavrika. On disait il y a des choses tout le monde connaît dans cette commercial on parle, on parle, on va matraquer les gens avec quelque chose. C'est impossible de passer à côté. Et puis, nous avons cela aussi, c'est-à-dire une qualité extraordinaire Alors euh, on a du mal à savoir où ça se trouve donc il faut chercher. Il faut écouter des émissions <rire> comme celle-ci. Oui, il faut, faut chercher ouais. <rire> il faut Pour se donner euh... la peine, il faut aller au concert aussi découvrir des artistes justement qu'on est pas forcément qu'on connaît pas forcément avant le concert et on vient euh, on vient il faut aller sortir et puis se dire qu'est-ce qu'il y a ce soir Tiens, il tel groupe. Oh, on va aller voir. Hop, Je le et... connais pas, j'en ai jamais pas. entendu parler mais ce <rire> euh, serait bien <rire> d'aller découvrir. Euh, c'est vrai que euh, on arrive à trouver des, des éléments comme euh, sur euh, sur les groupes là je cherchais sur Oniris. Oniris, j'ai très bien retenu le nom, par contre. <rire> j'ai toujours du mal. Et là, Oniris, ça, ça sonne très très bien. Et je dis, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est Pour moi, c'était déjà un groupe très très connu. Mmh. Voilà, c'est apparu comme quelque chose. Je ne je... sais pas si tu connais, toi qui connais un petit peu la culture portugaise, il y a un artiste qui s'appelle Oniris, au Portugal, mais avec un O. Oh. Ouais. Mmh. Tu le connais, non Ou et et lui ah, il mélange aussi les, les musiques avec les samples euh, très électroniques avec euh, le rap aussi oh, non je non, sais pas s'il si fait pas du rap euh, non c'est plutôt le nom, très électronique quelque chose très, ouais. très électronique parce que ici ce, ce que j'ai écouté c'est vraiment cette originalité à laquelle euh, ils ont ils ont l'air de détenir ils ah ont oui. raison, bah, ils parce raison. on écoute alors Je, moi par exemple je suis il y a très peu de, de temps il y a euh, quelqu'un qui m'a contacté alors j'étais très très très heureuse s'intéresse euh, l'émission forcément moi je je suis, je n'ai plus d'émission à la radio en ce moment mais il s'appelle Georges Novo Georges Novo c'est un, un jeune homme qui a travaillé au sanctuaire de Lourdes il est d'origine euh, portugaise et ce qui m'a interpellé c'est que au bout d'un moment il me dit mais euh, je suis né à Orléans et je connais ça incroyable. Alors il est dans, dans cette musique électronique la presse elle s'est intéressée à ce qu'il faisait. c'est un, un, un musicien aussi alors. C'est un musicien, c'est quelqu'un qui a eu un peu de temps là pour des raisons personnelles, un peu plus de temps et il a pu se dédier à la musique, il sait très très très bien ce qu'il fait mais il est vraiment catégorisé dans la musique électronique. dans la musique électronique, mmh. dance, euh, voilà. Ah oui, c'est carrément dance, et euh, ouais. Exactement. <rire> Alors que là, ça n'a strictement rien à voir, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est... Euh, monsieur à côté... Thomas. Je n'osais pas prononcer le prénom thomas Thomas. Thomas... <rire> Je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'est cet instrument, lorsque j'entendais Cosmos Cosmos, ça sonne très très bien. Et j'entendais, je, il me semblait que c'était autre chose. Il me disait, c'est un clavier. Et j'ai c'est pas possible. Il dit, si, si, c'est un clavier. Ah oui, aujourd'hui, avec ah. le clavier, on fait plein de choses. Hein. Alors que ça ça, moi, ça ressemblait plus à, un à une harpe, à un, à un instrument à cordes. Mmh. voilà Donc c'est quelque chose qui s'écoute. Ah on va on va en être faut prendre du temps, il faut écouter, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce qu'ils font, Moi, je vraiment scoulcha. très bien, est on, on est content que ça te plaise ah, oui, et oui. justement on espère que ça plaise aussi aux autres, aux auditeurs de, de Radio Arc-en-ciel, euh et émission Fabrique. Et, ah oui. et aux auditrices, bien entendu. Bien sûr, quand je dis auditeur, c'est général. Mais, mais bon, c'est mon côté féministe. Surtout surtout aux auditrices, d'ailleurs. <rire> voilà. je pourrais... Tiens, On parlait de, de, de Thomas. On va écouter un petit morceau et ça va lui rappeler quelque chose. Oui, beau, ça, <rire> bon, on va l'écouter en entier. Hein. Allez. Des, des Chaos, c'était un petit peu normal de, de, de diffuser aussi parce que c'est un groupe que, que j'ai suivi euh, pas mal de temps et c'en est où finalement le groupe Chaos Bah Chaos ça s'est arrêté je crois que Fabien et Christophe ils doivent continuer encore à se voir à faire musique, mais sinon après... Euh... Ouais, donc euh, moi j'ai vu c'était dernière publication 2022 un peu comme ça donc ça, depuis il ouais. y a plus rien et par contre vous avez fait des, des super concerts vous avez fait avez... ouais, j'étais pas le batteur d'origine enfin j'ai mm pas -hmm. j'étais pas avec eux au début en fait. au départ, donc, ouais. du coup là sur l'enregistrement c'est pas moi en fait c'était l'autre batteur en fait. D'accord après <rire> il est parti parce que pour les études enfin oui ailleurs après je, je oui. suis revenu avec eux parce mais... que là il y avait aussi le violon c'est vrai qu'il avait ouais, été ouais. abandonné après euh, donc euh, elle s'appelait comment la violoniste c'était me... Agnès mais Agnès. il me semble ouais. oui il me semble aussi euh, donc elle était venue ici avec son violon et effectivement il y a une deuxième partie euh, donc euh, un peu plus tard elle était elle faisait plus partie oui, du groupe donc ouais. ils ont continué le style avait légèrement ouais, changé mais bon c'était toujours aussi agréable en tout cas ouais, parce qu'elle est partie dans le nord aussi je crois maintenant Agnès Oui, euh, euh... je crois qu'elle a un projet aussi là-bas. Ouais. Euh, on, on a échangé un petit peu sur Facebook aussi donc je euh, voilà. Que ça s'appelle Artbag son groupe. Oui, je ne me souviens plus exactement, c'est vrai, mais bon, peut-être euh, on aura l'occasion de les recevoir ici dans les studios de Radio-Arkensel, ce serait bien, ouais. parce qu'il y a des gens qui peuvent venir de partout. C'est vrai que la plupart du temps, c'est des gens de, de la région orléanaise parce que c'est le plus près, hein, mais bon, s'il y a des gens qui veulent venir de Polynésie ou, ou des états unis ouais. euh, ils seront les bienvenus dans les studios de Radio-Arkensel pour notre émission. Il y en a déjà qui sont venus de Belgique, hein. on a quand même de la chance, et puis on a interview aussi des groupes espagnols, donc voilà, euh, on est ouvert hein. on sait très bien que sur Orléans il y a de très bons artistes qu'il faut mettre en artist et y en a aussi, euh, je crois qu'il qu faut, faut, faut qu'on qu soutienne vraiment les groupes locaux, parce qu'il y a plein de, de grands talents. Et puis, c'est pas forcément euh, en étant à Paris qu'on qu est meilleur que les autres. Hein. voilà Ça, sûr, hein. <rire> bon, On en parlait un petit peu hors antenne, justement, oui. de de, des, des de, des... de tout ce qui ouais. se passe en ce moment, aussi de, de, du secteur culturel qui est quand même très, très touché par le, ouais. le post-Covid, avec euh, beaucoup moins de subventions, euh, beaucoup moins d'argent et euh, en fait ça se traduit aussi par justement bah, ces artistes locaux euh, ou les artistes un peu de, de niche euh, bah, qui tendent à disparaître parce que bah c'est ce que la grande distribution euh, nous nous vend qui qui est populaire et qui et qui a de la place et qui du coup comme il y a moins d'argent les festivals ont besoin de remplir et donc ils prennent des artistes justement qui sont un petit peu plus populaires mmh. donc euh, bah déjà juste pour ça nous on te remercie d'être là parce que Euh, bas euh, quand on est euh, quand on est artiste comme ça catalogies euh, locaux entre guillemets euh, c'est important de pouvoir euh, de pouvoir être écouté de pouvoir parler de s'exprimer et c'est vrai que'on traverse euh, on traverse une période difficile je pense que il y en a eu d'autres dans la culture dans euh dans l'histoire mais euh, là euh, c'est pas que nous hein, je veux dire là je parle dans, au, au nom de beaucoup d'artistes euh, qui euh, euh, ont des annulations sur annulation en 2024 de date euh, qui ont du mal à trouver des concerts euh, voilà c'est vraiment une période difficile et effectivement c'est important que les gens les entendent que il faut qu'ils aillent au concert et que euh, c'est ça qui fait vivre les artistes et qui fait qu'on va continuer de les programmer parce que si les gens ne se déplacent pas au concert les salles ferment les villes réduisent le budget culturel et arrêtent de programmer des artistes et du coup bah, ces artistes là ils ont plus de place Il ne reste que ceux qui font les gros zénith ou les gros festivals et on va pas se mentir selon en général hyperip pas <rire> non, ouais, voilà c'est ça. donc on va qu'on continuer à encourager ceux qui ont déjà des moyens et, euh, et puis ceux qui voudraient se développer même s'ils ont autant de talent hein. pour moi je moi, moi des fois je vais à des concerts les gens ils me disent ouais mais je connais pas cette groupe et je dis mais tu, tu peux pas savoir moi des fois j'ai autant de plaisir à, à aller voir des petits groupes que, que des grands groupes qui sont reconnus, etc. Donc, euh, voilà, c'est pas une question de... Voilà, on arrive à s'imprégner, il y a un style qui nous plaît, il y a... Voilà, on arrive à rentrer dans l'ambiance, et puis, euh, moi, je vais voir des fois les petits groupes dans des petites scènes, et, et puis, ouais, j'ai un plaisir fou, et puis, il euh, y a aussi des poils qui se redressent, hein, dans ces cas-là, il n'y a pas seulement les, les, les grands, hein. Euh, et puis, après, les et en plus, souvent, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans, dans les... Je reçois beaucoup d'artistes, euh, ils font des concerts, les concerts c'est pas une fortune non plus c'est pas comme quand on, on va aller voir David Guetta et qu'il faut payer euh, 178 mmh. francs euh, euh, euros par <rire> et mmh. c'est revendu aujourd'hui 500 hein, des choses comme ça quand ah c'était oui, pour Chambord oui. donc ouais mais il a son talent il a, je, je vais pas critiquer euh, tel ou tel artiste mais euh, vous croyez que vous allez avoir plus de bonheur musical euh, avec ces, cet artiste-là qu'avec un autre qui peut être euh, voilà euh, beaucoup plus à, la, à notre portée parce qu'il est moins connu mais mmh. qu'il a presque autant de talent quoi voilà oui c'est moi... beaucoup plus chaleureux aussi les petits ouais, voilà. sont, <rire> euh, ouais. on est plus euh, en contact direct avec l'artiste aussi ouais, ouais, c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'un artiste passe sur des radios nationales ou fait des zénith qu'il est euh, déjà qu'il est talentueux tout court en mm -hmm. fait euh, il arrive à vendre son projet c'est pas la même chose ça, en fait, ça, ouais. de vendre <rire> ce projet d'avoir du talent aujourd'hui c'est quand même deux choses différentes mm -hmm. et malheureusement euh, ce qui se dessine depuis les deux début des années 2010 c'est quand même que euh, ce qui arrivent à tirer leur épingle du jeu aujourd'hui c'est oh, je suis désolée de dire ça hein, je vaisai pas me faire que des amis c'est pas forcément les artistes talentueux mais c'est ceux qui arrivent à vendre vraiment leurs projets qui ont un truc euh, qui marche et euh, qui rent dans une case hein, parce que on écoute aujourd'hui les radios nationales hormis quelques-unes qui sont un petit peu plus identitaires, sinon on entend quand même un peu la même soupe partout. Mmh. Et, euh, et voilà, du coup bah les concerts, les festivals et machin, c'est que ces gros trucs qui passent à la radio et il euh, y a beaucoup moins de diversité qu'on a pu d'avoir euh, par le passé. Mmh. Tout à place. On, on et on en euh, en parlait encore euh... la semaine dernière à une époque il y avait des émissions comme euh, bon je dis n'importe quoi, dimanche Martin par exemple avec Jacques Martin qui présentait aussi bien la musique classique que de la variété, que du rock, et il y avait et tout dans, mmh. dans cette émission. Aujourd'hui, les émissions sont plutôt euh, euh, avec tel ou tel style, on mélange pas les choses entre elles, et c'est un petit peu dommage, parce que mmh. justement, comme on disait au concert, on va aller voir tel artiste si on en découvre d'autres, là c'est pareil, on peut très bien aimer euh, telle ou telle musique, on va regarder cette émission-là, on va écouter, écouter de la musique classique, ouais bah, ça va nous c'est toujours bien d'écouter de la musique classique, c'est toujours bien de découvrir d'autres artistes, après on aime ou on n'aime pas, c'est une autre chose, mais il faut quand même euh, écouter. Euh, se faire uniser par soi-même et pas forcément se faire euh, dicter. Euh, parce que finalement, c'est ce qui se passe. Hein, on, on rabâche des chansons à longueur de journée qu'on finit par aimer parce qu'on connaît que ça. Bah, oui. euh, voilà. <rire> Donc, il y a aussi un effet euh, qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a aussi des artistes qui n'existent que sur la toile. Mmh. Euh, parce qu'ils euh, euh, ils savent pas faire de scène. Euh, il y a aussi euh, l'avènement de l'autodune. Euh, mmh. qui a quand même permis à énormément de monde d'être un super chanteur sur Internet <rire> Non mais je, je dis les choses hein, En général <rire> ouais. j'ai cette réputation non, De, non, de dire ce que, ce que Ce que tu dis c'est vrai Et puis il y en a et aussi et euh... certains On a l'impression qu'ils qu chantent dans des aquariums Parce que l'autotune Ne sert pas seulement à corriger le, leur tonalité Mais carrément à modifier leur son Leur voix mmh. Donc euh, on dit, Mais il est dans un aquarium Ou il est dans sa bignoire Et en fait Ces gens là Si on les entend <rire> Quand on les entend en vrai euh... Alors, Après il y en a certains Quand même qui le font bien Alors il y en a Qui font très très bien Je suis entièrement d'accord avec toi Mais malheureusement Il y en a quand même Qui bénéficient d'un aura et d'une image et qui euh, et qui euh, oui, sur en fait, scène c'est euh, ça c'est en fait, à dire que ça c'est quelque chose qui existait moins avant c'est à dire que mm -hmm. même avant un artiste qui passait à la radio c'était un artiste qui faisait avant tout des concerts et de la scène et aujourd'hui on a quand même euh... oui, il y avait eu quand même une chanteuse française comme ça qui avait fait un, un gros bide je sais plus comment qu'elle s'appelait c'est pas ah, Chala Chala qui enfin... avait un souci comme ça euh, et c'est euh, ouais. très très très intéressant je ne peux juste mais bon il y avait un Mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, on a aussi des, voilà, on a, on a oh. des artistes qui arrivent à, à se développer exclusivement sur la toile, qui arrivent à fonctionner très bien euh, via YouTube, euh, via euh, les plateformes de streaming, mais qui ne font pas de concerts. D'ailleurs, mmh. il y en a, c'est un choix aussi. Et, et inversement, et, il y a aussi des, des groupes qui sont reconnus, ils font des concerts de malades et on n'écoute jamais dans les radios c'est rare, et pourtant il y en a certains qui tournent ce sont des vrais musiciens, qui font des concerts sans arrêt, les, les gens le savent parce qu'on n'a pas, des fois il faut aussi co-circuiter certains médias en se disant tiens, non moi je vais voir tel groupe, parce que ce groupe là, un tel m'en a parlé et voilà, il faut parler aussi entre nous et se dire, voilà ça vaut la peine il a... t'aimes bien ceci de là écoute tel, tel groupe, si tu as l'occasion d'aller le voir va le voir sur scène parce qu'il y a des groupes qui, qui vivent heureusement grâce à ça mmh. parce que c'est mmh. c'est pas -ce on, on leur fait ouais. pas la courte échelle dans les radios ou quoi que ce soit hein ils se sont fait eux-mêmes et c'est leur mérite hein euh, oui, puis il a... y en a aussi qui boycottent en fait euh, tout simplement euh, YouTube euh, toutes mmh. les plateformes de streaming mmh. en même temps quand tu vois ce que touche un artiste Quand sa musique elle est déposée en streaming, euh, c'est quand même ridicule, c'est pas avec ça qu'on va vivre. En plus la Spotify a changé sa politique ouais. à partir de janvier. Ils vont rémunérer les artistes. s'ils ont seuls, ils ont plus de 1000 streams par an donc euh, c'est une manière de, de, de, de faire des économies mais qui fait que plein de petits artistes qui vont pas dépasser le quota ne seront plus rémunérés pour leur musique donc il y a des artistes aussi qui volontairement boycottent euh, toutes ces plateformes euh, parce que ils veulent pas jouer le, le jeu du... du... Ben, en fait on est dans la société de consommation de mmh. la musique mmh. euh, voilà donc euh, ça c'est incroyablement bien dit euh, parce que euh, on a plusieurs choses là qui qui apparaissent et moi je pense que c'est surtout à autre dirigeant qu'il faut s'adresser en premier <rire> plutôt que essayer de culpabiliser finalement euh, celui qui va pas au concert parce que on rêve tous d'aller au concert. On aimerait tous aller au concert. Alors souvent, on se dit c'est trop cher parce que ce sont justement ces, ces personnes qui sont très très connues. Mmh. Et il y en a qui c'est beaucoup plus accessible financièrement. On ne les connaît pas parce qu'on est hyper accaparé par le travail et euh, on n'a pas forcément le, le réflexe d'aller au concert. Il y a aussi cette évolution technologique et là, d'accord, je crois que c'est le, le principal coupable finalement, c'est cette transition que nous vivons actuellement où euh, les artistes y travaillent différemment. Alors, il y aura certainement cette nostalgie du comment c'était auparavant, parce que c'est toujours merveilleux, on a tous des merveilleux souvenirs, et puis c'est surtout les des jeunes qui arrivent et qui n'ont pas connu autre chose donc ce pas vers vers l'avenir mmh. vers euh, où on est, on est trop curieux justement qu'est ce qui se passe qu'est ce qui va nous arriver comment ça sera demain mmh. Mmh. Et mmh. il faut bien que nos artistes ils puissent continuer de, de travailler, c'est très très important. c'est ouais, de... à dire que là, il y a quand même un chamboulement très... au niveau de, de voilà de, de la manière de se faire connaître et Mais si on réfléchit aussi, il y a déjà eu le déjà eu une révolution parce qu'avant euh, les musiciens euh, finalement ils c'était troubadours et ils allaient à droite à gauche, ils se produisent à tel endroit et Il y a eu l'avenue de l'enregistrement, le disque, mmh. le disque a tout chamboulé. Il faut mmh. savoir qu'il il y a des gens qui ont qui se sont enrichis en étant musiciens sans jamais avoir fait de concert oui, oui. Et donc voilà, il y en a ils sont devenus milliardaires parce qu'ils ont fait un titre qui a marché dans toutes les radios, etc., et qui ne sont pas euh, réellement des musiciens. Et inversement, il y en a qui ont continué à tourner et qui ont jamais été connus, et pourtant, euh, pourtant ils ont toute leur vie, ils ont fait des concerts, il n'y a peut-être pas le monde qu'il fallait parce qu'ils ne sont pas aussi médi médiatisés. Donc déjà, le disque, ça a été une drôle de révolution. Et aujourd'hui, on recasse un petit peu tout ça et puis on refait des nouveaux standards. Donc c'est vrai que ça, ça complique un petit peu. Donc il faut, euh, réuss euh, faut oh, réussir oh, à s'adapter, quoi ah, c'est pas toujours évident. Onuris, il a beaucoup plus de chance... Qu auparavant qu'il y a dix ans, de se faire connaître partout dans le monde. Elle, on pourra les, les entendre aux Etats-Unis, au Portugal, au Brésil, en Afrique, beaucoup plus facilement, grâce quand même aux moyens de communication oui. que nous avons aujourd'hui. Alors, en termes de, de revenus, je ne sais pas trop. Par contre, comment, comment on va on va s'y retrouver dans tout ça Là, parce que ben surtout le musicien comment se retrouver parce que c'est bien d'être diffusé dans tous les pays tout ça mais si après ils' ont pas de revenus euh, il faut quand même qu'ils arrivent à vivre Alors <rire> ces un petit peu online hein. en ligne en direct euh, qui deviennent de plus je pense que c'est ça l'avenir on va entendre Mmh, Il ouais, ouais, y en mmh. a qui l'ont fait pendant le Covid hein, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il y en a mmh. qui ont eu l'idée de faire des concerts chez enfin, eux mmh. ou dans leur salle et puis euh, le, le diffuser parce que euh, on pouvait pas aller au concert. Mais euh, finalement, euh, ces groupes-là ils sont contents de aujourd'hui de refaire des, des concerts et nous, on est contents d'aller les voir parce que c'est quand même autre chose que de les voir sur un petit écran. C'est pas, pareil, pas, non, pas du non. tout pareil. T'as pas l'énergie <rire> en fait. T'as pas, pas, la... ah, oui. ah, pas le même son. Il y a le son, la, la foule, salle, les lumières. Les, ouais les odeurs même voilà la bière ouais, les, bières, les, les gens à côté on entend les chants on entend les réactions parce que c'est vrai que ça, ça influence aussi parce que quand on regarde finalement une, juste une scène on voit les gens sur la scène mais quand on a des gens à côté qui se mettent à danser on dit wa wow, ça on voit et puis ainsi de suite on voit que ça ça, ça permet de, de, de voir que les gens ils aiment donc on dit ouais tout le monde aime tout le monde applaudit ouais donc ça nous donne une ambiance supplémentaire on a envie d'applaudir encore plus fort et puis ça, ça booste aussi les les, les, les les artistes qui sont sur scène. Scène, donc c'est un ensemble c'est enfin, pas... une communication en fait une, même une communion une en fait communion, avec ouais, le public ouais. quand on est sur scène hein. Euh, moi avec celtic rock on a eu la chance de faire partie des groupes euh, que le loiret a enregistré dans la série de concerts qu'ils ont fait là en ligne ça s'appelait la mélodie du Loiret mmh. euh, je sais plus on devait être le 3ème ou le 4ème groupe et on avait été enregistrés euh, en, euh, dans l'église de la chapelle Saint-Mémin mais c'est vrai que ça fait très bizarre de faire un concert et en fait euh, à la fin du morceau il n'y a rien il y a un vide y a... et oui. d'habitude ce qui mmh. porte c'est vraiment les applaudissements, <rire> le rapport avec le public et là bon bah non faut enchaîner parce que de façon c'est un concert qui fait 15 minutes donc euh, ouais, voilà par contre l'endroit c'est peut-être super de faire ça dans une église aussi ah oui c'était chouette ah ouais. et puis je, encore une fois je, je, on est très reconnaissant parce qu'on a vraiment eu de la chance on n'est mmh. pas beaucoup d'artistes à avoir pu jouer pendant c'était pendant le deuxième confinement en novembre 2020 et euh, non non on avait eu de la chance de on avait de la chance de pouvoir faire ça hein. Mm -hmm. on est très content mais c'est vrai que c'est pas la même chose <rire> on parle de Celtic crack et justement j'ai un morceau que j'ai calé et puis je me suis dit on va quand même envoyer un petit morceau parce quon n'a pas assez tout à l'heure chaos un groupe qu'on a suivi longtemps etc le groupe Celtic crack a aussi euh, participé à une émission marocaine, je me souviens plus quel numéro mais on avait passé voilà. un bon moment, j'ai été vous voir sur scène et tout ça donc c'est franchement euh, moi j'ai adoré. Moi, moi déjà je sais pas je crois que la musique irlandaise, la musique ça euh, je, je dirais celtique en général, je crois que ça touche un petit peu tous les gens hein, parce que c'est quand même des, des super mélodies, des super interprétation des instruments, la harpe, la, la flûte, tout ça c'est des, des super trucs et je crois que ça touche tout le monde et moi j'ai beaucoup aimer ce, ce groupe-là. Donc, euh, écoute un, un petit morceau de ce projet. Tu nous, tu nous en parleras tout à l'heure aussi si tu as envie aussi de développer un petit peu sur le groupe C'était Crac. Celtic Crack avec un morceau qui s'appelle Far West Celtic. Enfin, Celtic voilà. voilà. Donc c'est vrai que on, on oublie euh, voilà le côté Far West aussi, on, on oublie aussi que dans la musique américaine, il y a aussi une influence de musique celtique à qui y arrivait ah euh... la musique country en fait, ouais, c'est la, la version euh, Irl... de la musique irlandaise qui a été adaptée en euh, musique euh, sur place hein. Après c'est vrai que on s'appelle Celtic Crack mais on en discutait justement en rentenne avec Thomas qui me demandait si on faisait des festivals de musique celtique. Euh, non en général euh, sur les festivals de musique celtique, il trouve qu'on fait pas de la musique celtique. On fait plutôt de la musique du monde avec des instruments celtiques euh, folk éventuellement mais c'est vrai que celtique c'est quand même très euh, très très très très cadré. Et euh, bah là, rien que je suis là on, on mélange... Alors ça, c'est on a beaucoup de, beaucoup de compos. Hein. On mélange là euh, du reggae, euh, musique un peu américaine avec de la musique celtique. Euh, et euh, on fait beaucoup ça, beaucoup de mélanges euh, de, de, de diverses musiques du monde. D'accord, donc c'est une fusion quoi finalement. Ah oui, donc avec euh, mais bon, il y a ce côté celtique toujours mais bah, mais qu'on retrouve déjà aussi dans les musiques comme on disait américaines ou dans, dans plein de choses comme ça. C'est ça. façon forcément quand tu as une harceltique et puis après des petites flûtes irlandaises euh, même si tu joues autre chose, tu la sonorité Mais bon, après c'est sûr que la musique celtique comme comme eux ils cataloguent hein, parce que en France on catalogue toujours tout. Euh, bon, ils pensent peut-être plus à des cornemuses ou, ou des choses comme ça. Je ouais, c'est des choses du répertoire vraiment bien bien okay. cadré quoi ah, Donc, oui, les débuts de musique trap c'est quand même euh, c'est beaucoup du bal beaucoup de la musique à danser Alors, nous ça se danse mais pas vraiment en bal trap quoi d'accord <rire> OK très bien mais mais c'était bien d'écouter ce petit morceau là en plus bien sympathique et euh, bien entraînant qui nous a donné un petit peu envie de danser euh, on va continuer avec justement on va aller dans, dans le dans la forêt Le matin, c'est ça <rire> Morning Forest, c'est le prochain morceau que j'ai programmé donc dans cette émission, parce que c'est vrai que l'émission avance très vite. Alors j'ai gardé vos morceaux pour euh, faire garder un petit peu en suspense, mais là on a encore euh, trois à diffuser, hein, donc euh, on ne va pas s'attarder trop non plus. Donc le prochain morceau, vous voulez nous en parler un petit peu, non Alors, alors euh, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce morceau-là Morning forest voilà c'est l'inverse c'est euh, thomas <rire> qui avait euh, thomas qui avait créé qu' avait créé euh, une base qui s'appelait morning forest et du coup j'ai écrit un poème euh, un poème dessus d'accord oui. <rire> tropul de à rajouter non on l'écoute Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ce qu'il a de mieux à faire c'est parce qu'on parle, on, on fait euh, les gens y, qui nous écoutent imaginent des choses mais finalement au bout d'un moment ils ont envie de l'écouter donc c'est ce ouais. qu'on va faire tout de suite on l'écoute, euh, ce morceau qui s'appelle Morning Forest et c'est le groupe Oniris mmh. oiseaux et tout ça, on est dans la forêt donc euh, super agréable on est sur Radio arc c'est l'émission Marika ce soir nous recevons le groupe Onirissa le morceau et puis euh, voilà, on le réécoute à nouveau. <rire> <rire> Encore je me dis tiens, ça c'est pas fini. Bah si, c'est fini, mais le morceau euh, s'est renchaîné, voilà. Euh, donc on est dans l'émission Mavrika, le groupe Oniris est dans les studios, euh, représenté par euh, deux des membres. Euh, Aude et Thomas qui sont ici dans les studios et qui nous parlent donc depuis tout à l'heure de cet univers et justement je regarde un petit peu les commentaires parce que je remercie déjà tous les, les gens qui, qui suivent l'émission Mavrica et aussi ceux qui qui nous laissent des petits messages sur le Facebook de l'émission Mavrica donc c'est Mavrica Albino vous allez sur Facebook, vous trouvez facilement, c'est le site officiel et dessus vous avez le programme de tous les morceaux que nous diffusons dans chaque émission donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits j'aime et puis aussi j'ai des message donc il euh, y a entre autres qui dit c'est très touchant euh, voilà elle écoute le morceau depuis tout les morceaux depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'on est imprégné dans un univers particulier euh, le voyage le euh, on parlait tout à l'heure de des des de, euh, ce qu'on ressent tout ce qu'on entend le bruit des oiseaux le, les des bruits naturels qui sont avec la flûte avec il y, y a tout pour rêver quoi on est transporté quoi finalement <rire> voilà euh, autre chose à rajouter sur ce morceau là Alors non. ça a été un peu euh, on a parlé en fait de l'équipe du live euh, mais il faut aussi qu'on remercie quand même euh, Lamin euh, Slyroutz qui est l'ingéson qui, enregistre... qui nous a enregistré et qui a fait les, le, le mixage et le bastering parce que c'était un vrai casse-tête euh, ce qui est un peu compliqué dans ce groupe c'est le, le mélange entre les, les instruments naturels Ben, comme les flûtes ou la batterie euh, et les instruments électroniques pour que chacun en fait réussisse à avoir euh, sa place et que ça se fonde bien ensemble. Euh, C'était pas une mince affaire. Il y a passé quand même pas mal de temps et euh, on le remercie pour le travail qu'il a effectué. C'est un super ingesson euh, mm -hmm. et on est, on est très content d'avoir travaillé avec lui. Ouais, parce qu'il y il y a le mixage des, des, du, du morceau quoi avec les différents instruments mais il y a aussi le placement dans, dans l'espace parce que quand on Exactement. écoute en, en stéréo il oui. y, a, y a, voilà tout ça il faut vraiment l'intégrer c'est pas quelque chose qui ressort non c'est il est intégré avec le, le son des oiseaux le, les flûtes donc euh, l'espace spatialisation, on va dire ça comme ça, il, a, il a, bon en tout cas ils ont beaucoup de de des, bon, il faut vraiment être un ingénieur du son pour oui, pour, pour savoir, euh, pour ouais. savoir mmh. tous ces trucs là, mais bon, c'est vrai que nous quand on l'écoute, c'est agréable, mais on sait pas exactement pourquoi, mais il y a des techniques derrière, il faut ouais. la connaissance. Mmh. Il y a des petits trucs rigolos comme par exemple une petite anecdote pour Cosmos si vous le rêvez chez vous. En fait, vous verrez que le petit tan tan tan tan en fait, il bouge il migre en fait euh, du côté gauche au côté en droit en repassant mmh. par le centre à chaque fois en fait il a joué sur justement le côté spatial pour ce petit euh, ce petit ce petit table en fait qui est là tout au long du morceau euh, pour casser aussi le, le, le, le côté répétitif Très ah, je, bien. Je pense peut-être euh, si c'est possible une question à à Thomas. Est-ce que vous faites de la relaxation je fais de la méditation quand j'étais plus jeune mais depuis non. Parce que ce, ce morceau <rire> justement euh, à... pour les gens qui font de la méditation ah ou si. comme ça, ça peut ah, ça peut être oui, euh, si. voilà, des gens diffuser le morceau et pourquoi pas justement un jour faire ça en direct avec des gens qui méditent euh... ou, qui, ou qui font des euh, je sais pas qui est de la relax... la relaxation, on peut non, non, mais mais ça. ça ouais, ouais, je même. pense que a... ça irait très bien ouais. C'est ce que en ce moment on demande beaucoup. Euh, on est on est vraiment Temps, On est avec euh, cette euh, ce thème, la forêt, euh, donc près de la nature, les arbres euh, et ensuite les animaux, la musique des animaux, hein, le, les oiseaux, tous ces petits détails qui font qu'on est emporté on, on est on est vraiment ailleurs on, on oublie on en est vend ce qu'on appelle lâche et prier c'est vraiment un morceau pour ça ouais. j'aurais posé la question il a fait la méditation aussi. et, et, et, et c'est vrai que aujourd'hui on, on est quand même dans, dans un monde de fou hein, où on a un rythme et, et on a besoin de revenir un petit peu aux sources et justement la forêt euh, voilà les choses de la nature en, en général ben, on a envie de, de, de revenir pour Comme tu dis, lâcher prise. Parce que finalement, dans, dans notre vie, on est toujours stressé, on a toujours des choses à faire. On est tenu par le temps, par notre travail, par ceci, cela. et il, il y a plein de choses, nos rendez-vous. Nos... Et puis là, finalement, on a envie de se dire « Tiens, j'ai envie de prendre mon temps pour moi. » Et, et de me laisser porter par par quelque chose et justement votre musique est très le, bien le, pour musique, ça La musique c'est un outil et pour oui. pour beaucoup de professionnels de la relaxation et, et là c'est vrai que parler d'outils à, à côté d'un artiste ça peut choquer hein, parce que je connais la sensibilité des, des artistes et, mais c'est un mot technique qui, qui qui ne dévalorise en rien la, la, la sensibilité de, des artistes quand on dit un outil chose qui va euh, être utilisé par euh, le professionnel et euh, aussi par le particulier chez lui c'est que parfois la musique elle peut vraiment remplacer euh, beaucoup d'autres euh, euh, pas des là je parle pas en termes d'outils mais des professionnels même c'est euh, on, on le connaît on se on s'exprime à travers la musique mais lorsque c'est bien fait la musique juste en l'écoutant, elle va aussi nous permettre de sortir des émotions ou de faire appel à certaines émotions avec cette écoute. Alors, les instruments, l'univers de cette cette musique, c'est vrai que c'est la relaxation, euh, le, le lâcher prise, c'est-à-dire on a quelque chose, on est totalement absorbé par quelque chose et on sait qu'il faut il faut penser, voilà, il faut quitter, ça sinon on sera fatigué. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce thème qui n'est ouais. pas le leur, c'est la musique, mais Non mais mais c'est vrai que ça peut être il peut y avoir justement comme je disais des, des ateliers peut-être avec des gens qui font de la relaxation qui pourraient vous inviter et vous seriez sur scène pourquoi et puis des gens qui seraient en train... je trouve pourquoi ça ça serait bien parce que l'essence du projet c'est vraiment euh... Euh, le lien avec la nature, le lien entre les, les, les humains, d'où aussi la place de, des émotions à la fois dans la musique, dans ce qu'exprime la, la danse et dans les textes aussi euh, qui font référence euh, bah, des fois eux aussi à des émotions ou à des, à des, à des sentiments euh, à des sentiments que peut vivre l'homme, la reconnexion avec la nature et avec les autres êtres vivants aussi, c'est euh, toute une place qu'on a donné en fait à, à, ces, à ces valeurs euh, dans notre projet. Mmh. L'humain c'est l'humain, c'est super important et c'est peu c'est un peu le message qu'on fait passer. Nous, on a aussi des liens forts entre nous ma euh, façon pour travailler ensemble composer de la musique ensemble, écrire danser faut avoir aussi euh, certaines connexions et avoir des, bah, des valeurs communes donc euh, voilà on est on est tous proches justement des arts de la nature des humains et c'est ce qu'on enfin, en tout cas euh, de euh... faire passer aux gens dans le projet cette espèce de d'harmonie d'équilibre entre le cœur, le corps l'âme voilà <rire> <rire> alors le stress' ce n'est pas nouveau on en a toujours oui on parlé. en a besoin <rire> aujourd'hui on est peut-être plus informés, on s'est pas plus à quoi cela correspondre et, et surtout que l'on peut éviter beaucoup de, de conséquences négatives qui sont dues sur notre santé en ayant certains réflexes et ces réflexes du lâcher-prise, ces réflexes de la relaxation en écoutant de la musique, alors c'était considéré comme quelque chose, éventuellement, tu écoutes de la musique, tu ne travailles pas, alors qu'aujourd'hui, personne dirait ça, hein bon, ce serait insensé. Et de plus en plus, on va vers cela quand même, hein essayer de chercher des moyens. Alors le stress... Ce n'est pas possible d'y échapper, on a ce qu'on appelle le bon stress oui, d'ailleurs, voilà, voilà, ça c'est ce qui nous motive aussi hein. Les artistes même avant de monter sur scène, ils ont un stress, euh, je suppose pas possible, mais c'est ce qui vous Restez... vous tape une fois que vous êtes sur scène aussi. Voilà, c'est rester en bonne santé, <rire> voilà, donc trouver les moyens qui vont nous permettre de bien vivre avec ce stress qui n'est pas possible euh, d'éviter éventuellement. Mmh. Mais il faut savoir le gérer quoi, c'est surtout ça quoi. Oui, on parle beaucoup de, de gérer mais on ne peut pas tout gérer. <rire> on ne peut pas tout gérer. C'est c'est justement dans, dans c'est c'est comme tout ce qui oui. est émotion et tout ça on gère jusqu'à un certain degré mais il y a des choses qui nous échappent puisque c'est des choses qu'on qu'on contrôle pas complètement. parce que l'émotionnel voilà. c'est justement ce justement c'est ce, ce qu'on contrôle ce pas forcément. Voilà. <rire> Quand on a les poils qui stressent, on leur dit pas dressez vous Voilà, c'est ça nous plaît et puis euh, on a des émotions comme ça quoi. Euh, je voulais parler aussi il euh, y, y, y a un monsieur tu connais sûrement euh, qui s'appelle Florent Amigo ah oui, euh, qui fait les podcasts ça de l'émission Mavrica et de, de toutes les émissions faites dans les studios de Radio arc en et nous envoie un petit message. donc euh, J'ai écouté tout à l'heure, c'est euh, pour nous souhaiter des bonnes fêtes, donc on va l'écouter tout de suite, ok Ah nous oui les éditeurs de Radio Arc-en-Ciel à l'année prochaine. <rire> voilà, donc c'est notre ami Florent qui, qui est un auditeur fidèle de, de toutes les émissions. À chaque fois, il m'envoie un petit message aussi. Il écoute toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel qui sont faites dans les studios, parce qu'il y en a aussi certaines qui sont diffusées de RDP international ou, ou des choses comme ça. Mais, euh, et lui, il, en, il les enregistre et il les met donc sur le site pour avoir les podcasts. Donc, si vous avez loupé l'émission, si vous êtes arrivé trop tard, par exemple, vous avez pas eu eu la chance de découvrir le groupe au rire ce soir euh, vous pourrez réécouter donc dès qu'il y aura la publication de du podcast, je le partagerai sur le Facebook de l'émission Maverick et vous pourrez réécouter. Vous pouvez même l'enregistrer, le télécharger pour l'écouter quand vous voulez ou le conserver puisque c'est des bons souvenirs aussi. Moi, je les conserve tous hein, Donc puis, ils sont ils sont sur le ils sont sur le sur le s'appelle sur le site et donc euh, Florent m'enverra le lien, il le partagera lui aussi de son côté. Donc il y a un groupe qui s'appelle groupe de podcast de Radio Arc-en-Ciel, c'est lui qui le tient et donc il y a les liens pour euh, écouter toutes les émissions que vous avez pu louper. Voilà, c'est quelque chose d'important. Surtout quand on a des invités. C'est-à-dire que quand moi je le diffuse juste les morceaux, c'est pas bien grave, mais quand il y a des invités qui parlent tout ça, qui s'exprime on aime bien garder ça. c'est <rire> Mais surtout quand il y a des lives... <rire> parce que c'est ça qui est impressionnant d'ailleurs c'est que ces émissions aujourd'hui ça c'est très très bien nous sommes en live quoi qu'il arrive en direct on, live ouais. voilà, on, on, on fait encore des, des, des émissions humaines voilà et c'est très bien, réécoutez, on n'a pas pu être à l'heure, mais ces émissions, elles ont été vraiment faites en live. Donc, justement, à propos de live, moi je, je propose, euh, voilà, c'est une idée qu'on a eu tout à l'heure, c'est qu'il y a des textes qui sont écrits par Aude, qui sont lus sur vos sur vos musiques, euh, et peut-être Aude pourrait-elle interpréter un morceau euh, euh, le dire quoi du moins le, le, un texte interpréter un texte euh, bah, en direct on dirait je sais pas pas de, de flute et tourmail il a rien <rire> fait, ouais, vous avez ça, pas mis les instruments la poésie j'adore la mais poésie mais euh... on retrouve avec quelqu'un en plus c'est <rire> la poésie effectivement il euh, y a des morceaux qui ont pas été enregistrés il y des morceaux qui pas été enregistrés dans le dans, dans le, le p coup. avec des textes et euh, ben là j'en ai un sous la main euh, qui a un morceau qui là en fait qui est assez simple euh, amoureuse, il y a pas de il y une petite boucle de flûte au début qui s'en va progressivement, il y a vraiment une improvisation du piano, mmh. c'est vraiment pas écrit. Euh, Thomas, il... il joue en fait euh, au fil de au fil des mots que je peux que je peux poser. Alors par contre les mots, c'est toujours les mêmes hein. Et donc euh, je vais vous lire ce texte, je l'ai choisi parce que euh, on est aussi euh, on est aussi le 22 décembre. Euh, mmh. aujourd'hui, c'est le lendemain du solstice d'hiver, ça veut dire que les jours commencent à rallonger très important, on est à la période des fêtes des Lumières qu'ont précédé euh, toutes ces fêtes euh, monothéistes euh, et, euh, et donc c'est un texte qui s'appelle Amoureuse euh, et donc euh, qui me permet aussi euh, du coup euh, d'une pierre de coups de souhaiter de belles fêtes de fin d'année à, à tout le monde et de et de vivre heureux euh, que le, le bonheur soit chez vous parce que c'est ce qui est le plus important c'est pas euh, tous les cadeaux qu'on pourrait avoir sous le sapin. Oui, il y a des cadeaux qui ont pas de prix et puis c'est pas forcément ceux qui coûte le plus cher qui sont les plus agréables. Exactement. Et, et des fois, il y en a certains qui nous touchent, ils ont ils ont rien coûté du tout. Euh, des sourires, des, des, des paroles, des choses comme ça, c'est le plus important. Et puis surtout, euh, je pense que c'est aussi l'occasion de, de se réunir en famille et tout ça, et avoir tout le monde ensemble. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Donc voilà, j'espère que tout le monde va passer des bonnes des bonnes fêtes. Hein, vous, le euh, musicien, euh, tous les gens qui nous écoutent, euh, passez des des bonnes fêtes et c'est l'occasion justement de, de retrouver des personnes que vous voyez pas forcément euh, tous les jours et euh, de partager des moments avec eux et, et c'est des moments qui restent en plus, c'est des choses qu'on qu écrit dans, dans nos mémoires qui restent pour toujours. Donc on va écouter Aude. <rire> Je suis une grande amoureuse, une amoureuse de la vie, elle qui est pleine d'éclats, de joie, de projet, de rire, d'amitié, la vie qui nous lève le matin pleine d'espoir. La vie qui nourrit notre âme, jour et nuit. La vie qui ensoleille notre corps, à raison ou à tort. Une amoureuse de la nuit, elle qui revêt son manteau d'étoiles, d'astéroïdes, de météorites et de rêves. La nuit qui régénère notre matrice. La nuit qui laisse place à un inconscient, conscient de torturer parfois notre âme. Une amoureuse de la musique, Elle qui chante nos lendemains, notre quotidien qui enchante nos oreilles, quelles que soient les humeurs, elle qui fait résonner notre intérieur, qu'elle soit en paix ou en colère, la musique qui nourrit notre esprit et qui peut la détruire en un détournement de si. Une amoureuse de l'amour, lui qui est si riche, si généreux, si voluptueux, l'amour qui fait vivre ou laisser mourir, l'amour qui fait sourire ou pleurer, L'amour qui rend si fort et si vertueux, l'amour qui peut ravager autant que le feu. Une amoureuse de la mort, elle si féminine, capable de patienter longuement sous son manteau d'hiver. Elle qui rend la vie si lumineuse, la nuit si bienfaisante, la musique si belle et l'amour si grand. La mort qui se présentera à l'aube ou au crépuscule de notre existence qui prend sans raison apparente notre corps qui nous a permis d'être amoureuse dans cette vie bravo hein. voilà lu en, en direct un morceau un morceau euh, écrit par Aude et voilà Aude ce soir ici et ici dans les studios Radio Arc-en-Cel nous a écrit un très beau texte voilà c'est euh, un texte qui va paraître donc dans vos vos euh, compositions C'est ça dans, le, dans les concerts, oui. En ah, dans les concerts Oui. Et -ce que, -ce ces textes-là qu'on écoute une fois, est-ce qu'on peut les retrouver écrit quelque part ou Alors, je cherche un éditeur euh, voilà, pour, pour les, dit, attends, les attends, poèmes, parce textes... une quarantaine de poèmes ouais. que j'ai illustrés avec des peintures. Et euh, justement, là, depuis quelques mois, je me suis dit que ce serait euh, ce serait bien de pouvoir les, les éditer. Donc, je cherche un éditeur qui puisse éditer de la poésie et, euh, et, euh, et donc des peintures. Euh, et effectivement, le, si on, je pouvais avoir un recueil de poésie, ça permettrait aussi aux gens qui viennent au concert éventuellement de pouvoir euh, acheter le recueil et rentrer avec un, un souvenir chez eux. Alors, il n'y aurait pas que ces poèmes-là, parce qu'il y en a huit des poèmes dans le spectacle. Et euh, moi, des poèmes, je dois en avoir peut-être une quarantaine aujourd'hui. Mais en tout cas euh, voilà c'est l'idée c'est mon prochain mmh. bébé littéraire puisque je moi je voilà. <rire> j' bouuche d'un bébé après l'autre j'ai sorti un roman en juin et j'ai beau avoir euh, une idée pour un prochain roman je, je veux d'abord réussir à, à faire ça mais c'est un peu difficile euh, euh, l'édition de recueil de poésie c'est quand même euh, c'est quand même pas simple donc voilà, si jamais euh, vous connaissez des gens ou s'il y a des éditeurs qui écoutent qui sont intéressés euh, n'hésitez pas à me contacter euh, je cherche à faire publier ce recueil de poésie avec des peintures Très bien, donc, voilà. ce n'est pas assez facile hein, <rire> euh, le thème de l'amour et... aujourd'hui on essaye justement de, de tout gérer et, et avoir des, des stratégies pour réussir sa vie vie de couple alors que dans le monde artiste des, des artistes on parle émotion, Alors, on, il, il y a deux choses qui sont très contradictoires alors qui sont contradictoires et pourtant elles font partie de, de notre quotidien de, de ce qu'on doit régler résoudre comme problématique ce que l'on ressent cette émotion très bien décrite dans, dans ce poème' Je vais réécouter, relire, donc j'espère ah, vraiment qu'il y aura un livre qui sortira ah. avec tous ces, ces textes merveilleux, parce que c'est du ressenti, c'est l'émotion. Et puis, cette envie de réussir, alors c'est pour ça que je parlais de succès, réussir ah. sa vie. Qu'est-ce qu'on entend par succès Et alors, sa vie de couple. cest dans ce cas-là, on va voir euh, toutes ces, ces stratégies utilisées pour euh, se dire finalement il faut réussir, il faut rester tout le temps ensemble alors qu'est- ce qui va faire qu'on va pouvoir rester une vie ensemble? Est-ce que c'est seulement cette émotion, euh, toutes ces émotions? Il y a certainement d'autres choses qui font que certains couples vont pouvoir accepter surtout je parle d'accepter de rester ensemble toute une vie et d'autres ça va durer quelques temps et euh, ils vont décider de, de retrouver. Il n'y a pas très longtemps retrouver autre chose il n' a pas très longtemps je disais on peut l'être humain. Euh, je lisais, c'était euh, prouvé scientifiquement, euh, je vais re retourner euh, sur ce, ce sujet où on dit un être humain, il peut tomber trois fois amoureux dans sa vie <rire> je me demande pourquoi trois fois mais ce serait ça, et ça dans notre... Voilà. Et, euh, et oui c'est suivant des statistiques je suppose, mais après bon euh, ch chaque être humain est différent aussi après, c est... C est, oui, oui. et puis Bec Bédé a bien écrit que l'amour dure trois ans <rire> euh, voilà, donc oui, il y a point, ce projet point. de vie euh, avec euh, avec quelqu'un et qui demande peut-être beaucoup de, de l'éducation, du savoir-vivre, du savoir-être peut-être, pour éviter... Euh, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai fait la connaissance euh, virtuelle d'un auteur, euh, monsieur Gervais Marc, qui est... Aux Etats-Unis, on parle toujours, on est en avance dans tout ce qui est dévelop développement personnel. Et c'est un exemple parce qu'on utilise beaucoup la PNL, euh, la pro programmation mmh. euh, neuro-linguistique, c'est aussi un outil, c'est parce que moi j'utilise forcément plutôt l'écoute, mais il y a cet exemple donné euh, par quelqu'un, on va suivre un exemple, apprendre avec l'autre, et, et justement il donne beaucoup de, de conseils, en ce moment on le mmh. voit beaucoup, euh, en, en live, avec des lives, et, et il faut du temps. Bon. <rire> on est dans le thème c'est quelqu'un qui s'intéresse aux artistes ça, ça fait la particularité par rapport à d'autres on entend du n'importe quoi alors ça, ça reste <rire> oui la fois oui c'est voilà <rire> effectivement donc le, le, le côté artiste et, et sensibilité euh, pour dire euh, oui oui euh, pour moi c'est quand même l'émotion c'est le, le c'est le, le, le plus important alors le succès c'est réussir c'est à dire -ce dans notre société on va entendre quelqu'un euh, qui a réussi qui va rester tout le temps avec la même personne qui va une vie amoureuse idyllique <rire> après, est, euh, après voilà. je, je pense que après c'est suivant les, les trucs euh, l'exemple de l'un n'est pas forcément là voilà, pour un autre c' donc après oui, euh, voilà oui, voilà euh, on pourrait <rire> avoir plein de ça euh, Avec les artistes, on peut aborder beaucoup beaucoup de, de sujets euh, très sont importants dans la vie d'un être. Euh, le temps passe vite, on va essayer d'écouter d'autres <rire> morceaux. Il y en a encore euh, plusieurs morceaux. donc Le, le suivant que, que j'ai programmé s'appelle euh, Percut Time. Euh, vous voulez en parler un peu de ce morceau-là Il y a de la percu. <rire> donc C'est plutôt le côté de Thomas. Ah, Thomas, c'est <rire> la même chose. Il dégage une tranquillité euh, qui est très très agréable. Alors, Mais pour coup, parler, on oui, un, un morceau qui change un peu du coup, il y a que de la, que de la percussion de la, percu. de la batterie et puis un petit bout de sample et Et euh, moi j'ai un tambour euh, marocain traditionnel, un bendir. D'accord. Okay. On a aussi voulu euh, mélanger les, <rire> les époques avec des instruments. Le bendir, c'est un instrument qui est très, très, très vieux. Euh, un instrument traditionnel euh, du nord de l'Afrique. C'est un tambour assez grand, euh, assez ça plat. C'est ouais. euh, comme ça, à peu près. Ouais. Et puis, euh, c'est profond comme ça. Ça ressemble oui. un, un peu grave. Très bien, oui. Je, je vois ouais. ce que c'est. J'ai déjà fait. eu l'occasion d'en voir, oui. Et on a mélangé ça avec la batterie, qui est assez récent, mais qui est quand même en entre-deux, ouais. et mélangé carrément aux boucles de... Oui, de, euh... de machines qui ouais. sont très très modernes. D'accord. Donc euh, programmées même euh, très oui, très crois. très régulières. Oui. C'est ça aussi la, la particularité, c'est que les machines sont très très très régulières alors qu'un batteur lui peut y avoir une petite différence et ce qui fait aussi le côté humain parce mmh. que quelque chose vraiment donc euh, on écoute les, les musiques euh, les premières musiques électroniques euh, je pense par exemple à Kraftwerk ou, mmh. ou daf tout ça ce donc c'était régulier c' et, et là finalement le, le fait d'avoir un batteur même on le voit de plus en plus dans des musiques électroniques c'est qu'il un batteur il y a le côté vivant il y a le petit décalage il y a le petit machin qui va faire oui, la ça, différence ça, ça, ça rajoute un côté un peu organique euh, ah oui, tout, tout à fait ouais, euh, une l évolution en fait mmh. que t'as mmh. pas avec euh, les, les, les, les machines, machines programmées. Mmh. Mmh. Très bien, donc on va écouter euh, ce morceau, euh, ça s'appelle euh, Percut Time, et c'est le groupe Oniris. Donc le morceau euh, qu'on vient d'écouter actuellement, euh, juste à l'instant, time Ah bah c'est pas tout à fait fini, mince. Mais si, c'est lui qui recommence. Je sais pas pourquoi le lecteur il est en retour, c'est pas bien grave. Donc on revient dans les studio de Radio Arcancelle et on va parler un petit peu de... Euh, on vient d'écouter ce morceau-là. Euh, time donc... Euh principalement des, des percussions, même si on entend un petit son derrière, au synthé et tout ça, euh, batterie euh, percussion percussions s'inspirer, il y a un petit peu on parlait tout à l'heure du tambour marocain effectivement il y a un petit côté aussi euh, on voyage toujours, euh, là on a été peut-être faire un petit tour au Maroc et peut-être ailleurs aussi, il y a aussi d'autres références par par euh, non sur d'autres morceaux non, N non sur celui-là, on celui -là... sent quand même du rythme un petit peu... Un rythme un petit peu indien, aussi. indien ouais, enfin, aussi ouais ouais ouais on restait dans l'univers voilà. organique l'idée c'était d'avoir le côté un peu trans qu'on peut avoir enfin quand on' moi de mon côté quand on l'a pensait je voyais un peu tout ce qui va être fait païenne avec des gens qui dansent vraiment de manière complètement libérée autour d'un feu ou dans une forêt et vraiment ce côté très mm -hmm. euh, très ouais, ouais, j'imagine bien avec euh, avec ouais. cette musique là. Ouais, tout à fait. <rire> ouais, ouais. Côté euh, trans et tout ça, ouais, donc ouais, ouais, Les nymphes fait. dans la forêt. <rire> euh... Il y a comme une, une part de de comment dire de, de voilà, il y a les, les nymphes, les il y a quand même un, comment dire une référence à à, à à des des légendes, des trucs légendaires, non Et Euh, l'esprit des forêts euh, les, les choses comme ça donc euh, voilà moi je, le, je vois un petit peu comme ça c'est ça tout à fait non ça on a on a des, on a des inspirations diverses on n'a pas forcément les mêmes mais c'est vrai que tous les deux on a euh... Comme ça, des sources un petit peu euh, liées à la nature. Euh... Là, on est dans la spiritualité plutôt. Mmh. Je crois que c'est ce qu'il essaye de dire quand il dit chamanique. A... Bon, ça ça, ça, ça, ça l'étonne chacun. Tout ça, quand <rire> pas. Voilà, c'est <rire> ça qui est difficile. Les, les œuvres des artistes, finalement, celui qui va écouter, on ouais, va... Ça... il y a une écoute qui est différente. Tout, souvent, tout à euh... ouais. les, les artistes, déjà, ils ont leur émotion qu'ils essaient de transmettre, et nous, on reçoit une émotion qui n'est pas forcément celle qui sont venus transmettre. Parce que chacun s'accapare un petit peu les morceaux. Euh, ça et euh, se vend aux gens de dire voilà ça, c'est notre chanson par exemple, Non c'est pas du tout une chanson, mais c'est celle dans laquelle on s’est reconnu. Mmh. Donc euh, voilà Et puis euh, ça m'est aussi arrivé d'écouter de, des textes et, euh, et je l’ai interprété par rapport à mon vécu à moi. Et quand j'avais les artistes qui sont venus devant moi, ils m'ont expliqué les chose j'ai dit « mais je voyais pas ça du tout ». Et quand j'ai expliqué ma version, ils m'ont dit « oui, c'est vrai qu'on peut aussi euh, ». Et, et c'est vrai que je pense qu'il y a autant de versions différentes euh, que, que, que de personnes qui vont écouter ce morceau-là ou, ou ce texte. voilà sûr, On l'interprète, on n'en ouais. est pas tous pareils. Il y a, voilà. Nathalie, sûr, il y a aussi. aussi, quand elle danse, elle a un côté très, euh, très bestial en fait. Elle se lâche euh, vraiment sur ce morceau euh, Euh, ce côté très euh, ouais, très bestial homme proche de la nature euh, mmh. dans son sens premier tant on est proche de l'Afrique euh, aussi tout ce qui est euh, chant africain danse mmh. africaine sans mmh. euh, parler de tambours euh, du Maroc en fait hein. ouais ça Tout est l'Afrique, euh, ses sources d'inspiration, euh, on le sait, hein, la musique. Bah oui, euh, déjà, euh, nous on a voilà découvert la, la musique la musique américaine. J'ai vu il n'y a pas très longtemps une émission, je sais pas si vous avez vu à la télévision, sur sur les Rolling Stones, où ils, eux, les Rolling Stones, étaient inspirés par la musique noire américaine que les Américains eux-mêmes boudaient, c'est-à-dire que la musique noire américaine, pour eux, c'était la musique de deuxième zone, ils écoutaient plutôt du country, et finalement euh, c'est aussi grâce aux Européens qui, qui se sont tournés vers cette musique-là et qui l'ont remis en valeur, qui ont fait connaître des, des bluesmen euh, et qui ont fait connaître finalement le blues à, à, au monde entier et, euh, et c'est quelque chose de, de drôle parce que les gens qui il avait mis de côté euh, dans, dans le pays même c'est-à-dire qu'aux aux États-Unis eh ben on écoutait pas tellement le, le blues alors que les autres pays étaient très intéressés par cette musique-là et le fait d'avoir eu des, des groupes euh, européens qui ont été euh, aux États-Unis des redécouvrir et refaire découvrir par les Américains cette musique-là qui est comme une grande richesse et et elle vient d'où vient il y, a, il y a quand même un petit peu de l'âme de la de l'Afrique aussi là-dedans tu sais, euh, ah oui, donc de... euh, Mais... tout alors en parler justement du country avec avec euh, le mm. côté un peu européen les irlandais le contri c'est la musique folklorique finalement des états unis qui a été fait euh, avec le mélange de plein de musiques folkloriques d'autres pays euh, principalement européens euh, et après il y a aussi le côté un peu plus africain avec le blues avec cette musique là et puis ah, le mélange le jazz, euh, le le de, jazz tout, tout à fait ton, le, blues ouais. a donné, euh, le blues a donné deux grandes familles, hein, mmh. le, le jazz d'un côté et le rock en fait tout de l'autre il ouais. euh... oui, faut savoir que la musique que, que j'aime vient de là <rire> mais elle, elle animalité aussi et ça c'est très très important ouais. parce parce qu'on ose peut-être moins et on voyait bien comment elle essayait de dire oui, tu vois ce côté euh, euh, au niveau de la danse euh, je crois que c'est Aude et, euh, et Thomas euh, Nathalie, Nathalie oui, la qui, qui danse oui. et, euh, et elle dit euh, c'est plus facile hein, au niveau d'exprimer de ce, ce côté cette euh, elle a répété plusieurs fois d'ailleurs cette, cette animalité par la danse et euh, le corps finalement qui, qui s'exprime avec l'aide des sons et euh, l'afrique peut-être à cause de, de la température je ne sais pas du climat j' ya tout beaucoup de choses à dire c'est vrai que c'est là qu'on retrouve cette sincérité du, du corps qui s'exprime euh, oui de façon très authentique mmh. plus que chez les européens Oui, nous c'est très codé, très mais bon, après il faut, faut peut-être un petit ils peu déteux, voilà. Euh, ouais, voilà, c'est une histoire. Euh, eux aussi c'est codé pour... mais nous on le voit peut-être un peu un peu moins mais ils ont aussi leur code et puis quand on parle de l'Afrique, c'est les Afriques, parce que finalement l'Afrique oui. est, est très grande, il y a une multitude de cultures différentes et nous on met un peu tout ça de côté en voyant de notre côté européen alors qu'on ferait été chaque chaque pays, chaque euh, Euh, et chaque ethnic et ont... le, dé, le désert ouais. et, et on se protège de cette de ce climat <rire> voilà euh, certains lieux d'Afrique d'ailleurs je profite pour euh, souhaiter un <rire> un joyeux Noël à tous les pays lusophones euh, côté africain à aussi, Yine, ouais. Mozambique ouais, à des, tous ces pays euh, grands pays euh, qui, qui parlent de la, la, la langue euh, euh, de de la langue de comment Voilà. voilà. Euh, ce que je je pense aussi, aussi euh, euh, tu parles tout à l'heure. Les gens déhabillés par euh, exemple, ça, ce qui c'est euh, au niveau les, de la musique a... Les gens au Maroc se protègent du soleil tout ça et c'est vrai que une fois euh, justement au Maroc, j'avais été là-bas, il dit mais il fait toujours beau chez vous, il dit non, il fait pas beau chez nous. Chez nous quand il fait beau c'est quand il pleut <rire> on a une manière différente de voir les choses parce que nous ici ce qu' ce qui nous manque c'est le soleil donc on a envie d'aller retrouver ça là bas eux là bas ce qu'ils veulent c'est pour leur pour pour leur terre euh, que ce soit arrosé. quoi c'est ça pour eux le, le bonheur c'est d'avoir de l'eau dans, dans leur champ pour le, la culture et c'est ce qui leur manque à eux quoi et donc finalement ce qui le bonheur chez les uns n'est pas le bonheur chez les autres hein. voilà mais il y a cette, cette, ce rapport au corps on est très déshabillé euh, en afrique on, on voit bien les gens, ils, ils rient beaucoup parce que il fait très chaud, on n'est pas encombré euh, voilà, par <rire> tout ça qui pèse. bah ouais, Ce qui est drôle aussi, c'est que justement, moi j'ai eu la chance de, de voyager dans pas mal de continents, et il euh, y a des gens qui n'ont pas grand-chose, ils vivent au jour, au jour le jour, et ils ont par contre dans leur visage un sourire qu'on qu ne retrouve pas. Euh, et ça m'est déjà arrivé de rentrer en France on me disait mais en me disant, mais mince ont tous la gueule ici c'est pas possible c'est c'est pas vrai quoi on a c'est un ce... peu ouais, ouais est... le français passe un peu pour le le râleur et le... Oui, ça, ça, encore... <rire> en Europe on a moins de oui, soleil oui. c'est à... vrai que c'est lui qui s'exprime et qui va donner des conseils à tout le monde le français c'est un peu ça c'est ouais, vrai que sans avoir forcément la connaissance derrière oui. pour donner les conseils mais c'est lui qui un peu ça bouge tout le temps c'est un peu l'image qu'on a, heureusement tout le monde n'est pas comme ça ah bah, mais, heureusement oui. mais bon c'est un peu l'image qu'ils qu sont qu de nous et, euh, et par contre c'est vrai que quand nous on s'intéresse voilà ils ont une vie très simple et puis finalement euh, moi j'ai vu Euh, des endroits où vous avez rien à manger quoi pratiquement c'était c'était le fruit de qui cueillait le matin les légumes là et puis Mais par contre, ils avaient quelqu'un qui arrivait, ils le partageaient avec eux mmh. et c'est quelque chose à un sens qu'on a un peu perdu peut-être en Occident, mmh. c'est que on pense on est très égoïste, on pense tous à oui. notre compétitif puis on la disait hein de ouais, manière générale ouais, hein. tout à fait ouais. Et c'est bien de retrouver justement ce, ce côté-là et, et et de voir les gens qui avec des sourires. Moi j'ai vu des moi j'aime bien prendre des photos quand je me voyage et j'ai des photos avec des sourires des gens qui qui finalement euh, on pourrait croire qu'ils sont Ils ont des vies moins grêves que nous et finalement je sais pas au bout moment on se pose des questions on se dit euh, nous on a tout ce qu'il faut mais est-ce qu'on a est-ce qu'on a le, le bonheur est-ce qu'on l'a rencontré et eux peut-être qu'ils l'ont rencontré hein façon, <rire> chacun à sa perception de chacun sa perception du bonheur, du bonheur ouais. et, euh, et de son passage sur terre aussi ça c'est vraiment propre à chacun il euh, y en a qui vont effectivement voir que les côtés négatifs Il y en a qui vont voir les côtés positifs, il y en a qui pensent qu'ils sont là pour accomplir quelque chose il y en a qui sont là euh, il y en a qui pensent qu'ils sont là pour euh, euh, apporter quelque chose. Donc euh, ça dépend vraiment des perceptions de chacun et ça c'est il n'y a pas une personne façon euh, il y a pas deux personnes pareilles sur terre. Mmh. ouais c'est ce qui fait aussi notre richesse hein, le fait qu'on soit tous mmh. différents voilà, très bien, ben, on arrive bientôt à la fin de cette émission là. ça passe très vite, est-ce qu'on a un sujet qu'on n'aurait pas abordé, que vous avez envie de de, de dire, je pense qu'on a on a quand même bien découvert votre univers il reste un dernier morceau, un morceau qui s'appelle Saul euh, vous voulez en parler un petit peu de ce morceau-là <rire> sol et les... eh ben voilà on Tout revient encore à, à des grands mots euh, sol c'est l'âme c'est exactement ouais. voilà. là l'âme là c'est un morceau avec euh, vraiment juste euh, euh, piano euh, machine ouais. Ouais. piano machine et voix ouais. il y a, il y a, un, il y a un, un refrain un peu répétitif qui est euh, un peu, euh, bon, je vais pas avoir la prétention de faire du slam, mais euh, mmh, un peu ça. dans l'esprit justement du slam. Euh... Ok, donc on, on va l'écouter tout de suite et puis euh, comme ça chacun euh, se fera sa, sa propre idée, voilà, <rire> comme on en parle depuis tout à l'heure. On écoute tout de suite le morceau qui s'appelle Saul et c'est le groupe Oniris qui est notre invité ce soir. Certains n'y pensent pas, n'y crois pas Tout chacun est en droit de questionner si l'âme survivra On le suppose, on implique un ou des vieux pour le justifier Certains n'y pensent pas, qui croient pas Cette âme que l'on maltraite, cette âme que l'on ignore Cette âme qui nous dévore, cette âme qui nous nourrit Cette âme qui nous attriste, cette âme que l'on chérit. Tout un chacun est en capacité de voir son âme dans le reflet des yeux. On l'aperçoit, on la touche du bout de notre cœur. Certains n'y pensent pas, n'y croient pas. Tout un chacun est en pamoison devant l'âme de l'autre si on la retrouve n'y pense pas il croit pas cette table que l'on maltraite cette table que l'on ignore cette table qui nous dévore cette qui me nourrit cette table qui nous sourit cette table qui nous attriste cette table que l'on chée cette dame que l'on maltraite cette table que l'on ignore cette qui nous dévore cette qui nous nourrit cette qui nous sourit Cette âme qui nous attriste, cette âme planchée Tout un chacun est en opposition avec la raison On pense que le cœur a ses raisons, que la raison ignore Cette âme qui nous attriste, cette âme que l'on chérit. Voilà, cette âme Saul, le groupe Oniris, qui est notre invité de cette émission numéro 575, voilà. Euh, donc on arrive à la fin de cette émission et euh, ce que je voulais dire c'est les phrases magiques comme euh, d'habitude euh, à la fin de chaque émission on a toujours l'habitude de dire euh, trop, au moins trois phrases magiques alors euh, la première c'est que le rock and roll soit avec vous avec, avec vous pardon euh, le rock and roll la musique en général hein, je dis le rock and roll mais bon en vérité ça peut être toute la bonne musique soit avec vous euh, une vie sans musique serait une erreur hein, ça c'est euh, une évidence je crois pour euh, en tout cas pour tous ceux qui sont passés dans l'émission africa et une autre phrase qui est everything' is gonna be right qui est en anglais voilà donc c'est une phrases magique à la fin de chaque émission et puis en tout cas je vais vous remercier d'être passé dans lessus au radio à Arkancel pour nous présenter votre nouveau projet j'espère que que ça va bientôt partir et qu'on va pouvoir vous voir sur scène. Voilà, dans parce que pour l'instant il n'y a pas encore de dates euh, vraiment euh, figée mais euh, vous nous tenez au courant et puis vous venez euh, dans les studios dans euh avertir, si vous voulez. Vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi euh, nous, nous prévenir, comme ça on le dira, dans les, les émissions des autres euh, invités. quoi oui, Voilà. Ah, ils auront certainement beaucoup de choses à dire. D'abord parce qu'ils ont vraiment pas dit... Ce... Il y a de... euh, au niveau littérature, parce qu'Aude nous a parlé d'un livre sorti, je crois que c'était en 2015, Histoire d'Orléans. Non c'est celui non. qui vient de sortir de, euh, 2022 c'est ça ah, voilà. deux, Mais il y en a eu d'autres de sortie Oui Alors on sait même pas voilà Il, ouais, ouais, là, il va falloir qu'elle revienne pour nous parler de ça Et <rire> celui histoire d'Orléans Forcément on est tous amoureux d'Orléans la preuve, bah les Orgiennes déjà. <rire> à chaque fois je dis quelle ville merveilleuse, on est pas très loin de Paris. Les parisiens nous appellent hein qu'il faut pas avoir le complexe de infériorité province hein, Non mais et puis Paris. même dans l'émission Maverick, il voilà. y, y a quelque chose qui m'a surpris c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui viennent de la région parisienne dans l'émission Maverick. Donc euh, voilà, mais pourtant c'est c'est pas tout prêt il faut quand même l'effort de faire 100, 150 km pour venir nous, nous rejoindre pour faire une émission ensemble. Ils repartiront après et comme quoi, Ben, sur, sur Orléans ben on est on est quand même connu pour euh, pour recevoir des, des artistes dans les émissions pour les faire connaître et ça nous fait plaisir de recevoir régulièrement des, des gens qui viennent de, de là-bas quoi alors que bon après on reçoit aussi des gens de la région il y en a certains aussi qui sont venus euh, de Brest par exemple de Bretagne, de, de Biarritz il n'y a pas très très longtemps euh, et puis voilà on est content d'accueillir les gens mais c'est vrai que Paris ça fait partie quand même des, des, euh, des villes qui nous envoient le plus de Voilà. Alors ils sont très très beaux euh, Owen <rire> disait tout à l'heure La casquette de Thomas Qui a fait des efforts <rire> apparemment Oui il a une quoi. casquette Avec Et des couleurs que, qui sont changeantes C'est formidable ouais. C'est si <rire> ah, ah, oui. ah, oui. eh, vrai que moi je voyais pas, pas tellement Mais maintenant ah, que je me lève C'est un très beau pull Ah ouais a Merry Christmas il est très... parce qu'en général on a la réputation de dire euh, les pulls de Noël c'est horrible <rire> voilà on n'aime pas euh, là on est dans, dans des très très jolis pulls de Noël Alors, voilà donc euh, on va souhaiter aussi un euh, de bonnes fêtes à nos auditeurs hein, à tous ceux qui nous écoutent et puis euh, donc la semaine prochaine bah, je ferai une émission mais il y aura pas d'invités ça a choisi comme ça parce que justement c'est entre les fêtes je me suis dit on va diffuser euh, pas mal de morceaux ah, que... j'aurais aimé être là avec toi <rire> et je serais Mais, ça, mais il ne sera tu pas peux... là, parce qu'il sera loin. Dommage, <rire> le passage de l'An euh, au Portugal, de façon très très rapide, normalement je reviens, je reste pas très longtemps. Mais c'est vrai que le 29, je ne pas encore arrivé ou alors c'est peut-être... J'en euh, ah, avais prévu, on s'était dit, tiens, ça se trouve, tu voudrais passer à ce moment-là, et finalement, euh, comme tu pouvais pas, on s'est ah, dit, tu viendras avec euh, le groupe euh, Oniris, et donc ça t'a permis de découvrir ce... Bon groupe, ah, excellent euh, groupe. Ah non, non, je, je suis vraiment très très... J'aurais été content de faire un passage de l'an avec les auditeurs ici ouais. dans, dans les studios. D'un autre côté, c'est un cadeau unique, hein. je dis à chaque fois. C'est notre cadeau de Noël. Euh, voilà, je pouvais pas avoir des cadeaux plus merveilleux que celui-ci. Mmh. C'est gentil je, en je tout Je remercie au Thomas. Euh, le groupe, apparemment c'est un trio, c'est... Euh, <rire> euh, l'autre la, la, la, personne qui n'est pas là qui a, devait peut-être être là Nathalie mmh. qui euh, qui fait de la danse mmh. euh, au de et Mathéo à la technique à la technique et Albino d'ailleurs j'ai prévu euh, juste avant bon, on va le, le citer quand même euh, c'est justement on passera un petit morceau d'Ombrage avant de se quitter comme ça ça fera un petit clin d'oeil à, à matteo qui s'il nous écoute comme ça il sait, il sait très bien il est venu dans, dans les studios j'ai eu l'occasion de les voir deux fois en concert et franchement, ça moi ça me plaît vraiment euh, franchement ce qu'ils font, c'est super bien aussi. Et donc euh, et régulièrement diffusent aussi des morceaux de, des groupes qui sont passés donc Ombrage fait partie des, des groupes de la vraie Casa Mini et on va diffuser un, un morceau juste avant de se quitter. Voilà, on a on a tout dit euh, parce euh, que là Thomas, on... il a pas dit au revoir, <rire> je crois pas qu'il ouais. est très discret. <rire> voilà. Ouais, merci. Va... merci euh, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir, c'est toujours le bienvenu hein, tu sais bien très bien et ça m'a fait plaisir de dire tiens, je vais recevoir à nouveau Thomas dans, dans les studios donc, euh, voilà, on se connaissait déjà depuis pas mal de temps et ça fait du bien de voir les gens venir et revenir, donc c'est la preuve que qu'on qu sent bien dans l'émission d'Africa. Alors Suisse, Luxembourg, <rire> Belgique, Canada, France, Portugal tous les pays, hein, pays d'Afrique, Asie euh, Brésil où on parle portugais Joyeux Noël, alors voilà Joyeux Natal, natal <rire> Voilà cette émission se termine. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'invités. Et je peux vous rappeler rapidement les, les prochains invités. Donc, euh, au mois de janvier, il y aura euh, le 5, pour l'instant, c'est pas définitif. Le 12, il y aura Pauline à la plage. Donc, euh, une découverte... Tu te souviens du groupe Mandrake un groupe qui s'était composé dans l'émission Mavrica oui, oui, euh, C'était euh, Guillaume qui était venu Il cherchait des musiciens Et le groupe, euh, quelques temps après, est venu avec les musiciens oh, Et le groupe s'est fait fait, euh, fait euh, Et justement, le groupe Mandrake On n'a plus de nouvelles Mais par contre, Pierre, le batteur a fait une nouvelle un, un nouveau projet qui s'appelle Pauline à la plage on a déjà diffusé des morceaux et donc ça sera l'occasion de découvrir justement ce nouveau projet de, de Pierre avec Pauline euh, dans l'émission le 12 janvier le 19 janvier ça sera le tour de Prisma voilà un groupe qui envoie du bois et qui a sorti un nouvel album que je vais recevoir très bientôt et que je diffuserai dès que, que, que je l'aurai le 26 janvier ce sera des Uncle Bikers si vous aimez le rock and roll le blues c'est vraiment le, le le groupe un super groupe en tout cas que, que j'aimerais bien revoir sur scène j'ai eu l'occasion déjà de les voir mais mais ça fait un petit moment donc ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on les recevra le 2 février ça sera Trans Chacal Express donc la musique très électronique euh, j'ai déjà diffusé quelques morceaux on se connaît depuis longtemps j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer encore pour l'instant donc ça sera l'occasion de, de découvrir leur univers le 2 février voyez et puis le 16 donc encore un groupe qui a été formé grâce à l'émission Africa c'est Willy euh, l'ex chanteur des Black Inside qui était venu euh, avec son projet solo et puis finalement il disait qu'il cherchait des musiciens et effectivement il y avait des musiciens qui écutaient donc le le groupe s'est formé et il y a eu le premier concert il y a pas très longtemps il y a une quinzaine de jours euh, et donc ils viendront c'est Will and Guys donc euh, qui viendra dans les studios de Radio France le nouveau groupe euh, de Willy avec euh, deux autres personnes hein, je peux vous les citer c'est fred euh, Fred qui était le, le bassiste des garens euh, et puis euh, comment il s'appelle ben benoît qui était lui aussi le, le, le batteur des, des garens entre autres parce qu'il est aussi le batteur des Blues Factory euh, et de plein d'autres groupes voilà donc le groupe s'est constitué oh oui. et voilà les prochains rendez-vous pour l'instant ah, j'ai euh, vu sur surface que le groupe lagérie parce que c'était presque une, devenu une tradition à Noël oui ils viennent euh, voilà, régulièrement qui... mais là ils doivent être très occupés mais ah, oui, dès qu'ils ont l'occasion ils, ils viennent mais... ici il n'y a voilà. pas de ceci non plus mais ils ont hein. sorti une chanson euh, sur, de Noël et j'étais contente de les entendre parce que voilà on se connaît un peu ouais. euh, c'est grâce au, au studio et alors Oui, on peut souhaiter une bienvenue à l'année 2024, ouais. déjà. Oui, voilà. voilà, on espère en tout cas que l'année la, la, 2023 va bien se terminer, et puis on souhaite que la l'année 2024 soit meilleure voilà, toujours meilleur euh, oui. <rire> voilà, cette émission se termine on va dire au revoir maintenant parce que notre ami Florent ne pouvait pas enregistrer au-delà des 22h, donc déjà ce qu'on est en train de dire sera pas dans le podcast, bon c'est pas bien Dommage. grave euh, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, c'est pas bien grave, hein. il aura quand même à, euh, à, Florent. à Florent, Florent et à tous les tous les auditeurs et tous ceux qui ont laissé des petits messages sur le Facebook de l'émission voilà, cette émission se termine, on se retrouve la semaine prochaine euh, au même endroit 96.2 MHz sur Radio Arc-en-Ciel et le www.radio-arc-en-ciel.fr.com ce que vous voulez, ça marche Merci on se retrouve beaucoup. ici et euh, donc euh, la semaine prochaine on écoutera de la bonne musique ce sera l'émission numéro 576 et euh, dès maintenant je souhaite une bonne soirée une, une bonne nuit un bon week-end euh, de fête un bon Noël, une bonne semaine et à vendredi prochain <rire> voilà, on écoute euh, donc le dernier morceau et merci encore à vous euh, le groupe euh, Oniris et puis euh, on... Oniris à suivre absolument. À suivre, Je vous absolument. Le ah, oui, oui. Voilà, et on va se, <rire> se quitter Sauf avec que... un, un morceau de ombrage que j'ai calé, calé tout à l'heure et on se donne donc rendez-vous vendredi prochain. 96.2 FM, la ràdio que us amem. Arc en ciel, c'est du soleil toute la journée. Elias Jerónimo, o Algarveia que promove as tradições desde a Ria à...